Toby new one day you'd fall for someone new but if he breaks your heart like love is too i'll be waiting here for you c'est tout frais Dans la playlist énergie Campaign. It's music only. Let tell you how it happened. I was looking for someone that night. Salut, c'est Bichette les experts des de Coé. Bonjour Coco. Tu sais dans l'émission tu poses plein de questions oui. et, et donc tu dois penser aussi à plein de choses. Donc c'est normal que tu te souviennes pas forcément de toujours tout tout. L'homme qui oublie le plus vite au monde. Oui, mademoiselle que j'avais repéré tout à l'heure. Où est qu'elle est Où est qu'elle est Où est-ce qu'elle est, qu est Quel est votre prénom Florence. Ça va, Florence ah, Très bien. Comment tu t'appelles, bel enfant Florence. Toujours. Florence. Toujours oui. Oui. Elle a déjà dit Florence. Elle oui. Il oui. oui. oui. faut répéter au monsieur. C'était l'homme qui oublie le plus vite au monde. Une minute trente. Une de ouf. Enfermée dans un studio, avant de te faire oublier que tu as une journée pourrie c'est le before de Noël, des vannes, des infos et des cadeaux. En fait, euh, c'est comme d'hab avec Maria Carré en plus. Merry sur l'énergie nouvelle semaine la dernière avant Noël j'espère que ça y est vous avez prévu les cadeaux nous nous allons essayer de faire en sorte que ce soit pour vous la dernière ligne droite avec des sous dans le portefeuille pour vous puissiez vous faire de très jolis cadeaux de Noël il y a 10 000 euros évidemment à gagner tout à l'heure je mets deux enveloppes à 1500 en plus mmh. Allez. je vous l'ai dit cette semaine c'est pas la semaine des économies pour Jean-Paul <rire> Aujourd'hui, ça me coûte cher Donc il y a des à 500 Mais que Jean-Paul se rassure, il y a une enveloppe à 1 euro aussi Tout à l'heure, 7, 10, 12 par SMS enfin, euro, Il croise euro. les doigts dans son ouais, bureau C'est quand même 1 euro, si euro C'est pas lui qui les paye Donc, Je rappelle que vous allez pouvoir gagner jusqu'à 10 000 euros 7, 10, 12 par SMS En mettant Coé au début de votre message Je vous appelle tout à l'heure, choisissez la bonne enveloppe Sur la bonne personne et gagner le montant de l'enveloppe Est-ce que tout le monde va bien oui. oui. Est-ce que le week-end était bon oui, J'ai promis d'embrasser tous les gens de Rouen Nous avons fait deux One Man ce week-end Qui est un public extraordinaire bien samedi oui, magnifique Ils ont bravé le froid Ils ont bravé la pluie verglassante oui. parce que je vous assure c'était holy day nice. Moi j'ai ah cru ouais qu'il ne viendrait pas. Le théâtre était blindé et c'est un public extraordinaire les normands dans le coin. Un gros bisou, c'était fantastique. Il y a plein de messages, il paraît sur tous les réseaux sociaux partout. Donc merci beaucoup. Ce week-end c'est complet à Lille. Je suis ravi et puis on va continuer comme ça le One Man un peu partout. J'ai plein de surprises dans l'émission. On aura le Zap abtélédmico de, de quoi parlerons-nous mico On parlera des miss et puis des petits problèmes techniques qu'il y a eu dans Balance Compost et BFM TV. Alors, on reparlera également des miss tout à l'heure parce que on a ah d'abord un son normal. avec une miss oui. tout à l'heure. Quel le petit souci que cette demoiselle bah, Elle a répondu à un QCM en fait et chercher à quoi correspondait le mot hypique. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui, Ah il y a des fois les transfuges, euh, les anges, les miss, les miss, les anges, des fois ça ça saute une classe hein. Donc nous en parlerons tout à l'heure. Nous aurons les champions du monde de l'actu à ne pas rater avec dans quelques minutes le retour de deux vedettes à l'américaine à ma gauche Benalla à ma droite Jawad le mec <rire> qui héberge un type qui est pas terroriste mais qui savait pas qu'il était terroriste et <rire> voilà. qui les savait pas non plus Il, on en reparle je vous dirai ça dans un instant dans l'actu plus globalement le calendrier de l'avant de l'horreur c'est le calendrier de l'avant de l'horreur qui est arrivé une demoiselle je vous expliquerai tout ça les chiffres de Pornhub qui sont des chiffres alors ah ouais, ça hallucinant alors moi qui ne n'ai jamais sur ce genre de site je suis effaré effaré Incroyable. effaré c'était effarant ah marrant. mais c'était effarant oh là là mais qu'est-ce que c'est je vous rassure nous aurons les chiffres pas les noms des gens qui regardent donc soyez tranquille vous qui nous écoutez sur énergie des nouvelles de Lenny Kravitz ah Lenny Kravitz magnifique Pro, mais crade On en parlera tout à l'heure ah C'est un petit peu le Johnny Depp du rock and roll Nous aurons les messages les plus originaux Laissés au Père Noël devant les maisons Je vous lirai tout ça tout à l'heure C'est vraiment à mourir de rire et trop mignon et Nous aurons tout à l'heure le top 10 des SMS des ex Alors vous savez souvent, quand on a son ex Souvent l'ex, que ce soit fille ou garçon Ça marche pour les deux, vous renvoie un message Oui. Et j'ai non seulement les plus beaux messages arrivés Mais les plus beaux messages répondus Ce sont des captures d'écran Mais vous allez halluciner de ce moment J'aurai tout à l'heure, euh, nous reviendrons sur les gilets jaunes Alors vous avez vu, il y a cette histoire de doléance Vous avez vu, donc c'est oui. le mot qu'on a beaucoup entendu ce week-end C'est le nouveau mot oh, Je vous le résume en deux mots Vous avez été des milliers euh, à bloquer les routes à venir sur les Champs-Elysées, aller dans toutes les villes de France mm -hmm. Et donc vous vouliez avoir des réponses directes Et ça s'est transformé quelques semaines à vous allez voir votre mère Vous remplissez un cahier, vous mettez une doléance ensuite il referme le cahier dans quelques mois ils feront des tables rondes pour savoir ce que vous avez voulu et ils verront ce qu'ils vont faire de ça en gros autant vous dire que vous êtes arrivé dans un sens interdit où il y a un cul de sac avec rien derrière voilà c'est non mais c'est dire que c'est absolument oui. lucide parce que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent donc vont aller écrire je n'ai pas beaucoup d'argent monsieur le maire monsieur le maire va prendre tout ça monsieur le maire va amener tout ça un petit peu plus haut on fait une table ronde vous aussi manque d'argent et ça va remonter et la conclusion dans un an sera les gens ont des problèmes de sous à la fin du mois donc c'est ça c'est comment perdre un an de plus mais ça s'appelle les doléances on en a beaucoup parlé mais savez- vous tout ce que c'est une doléance Nous avons fait un tout à l'heure ce que j'adore un téléphone trottoir nous ah. avons appelé des gens au hasard en france en leur dit demandant simplement qu'est ce que c'est qu'une doléance? réponse dans quelques minutes je crois que vous allez adorer ce moment et je vous assure que c'est du 100% vrai nous reviendrons sur les supermarchés avec des poissons dans les grandes surfaces qui paraît-il ne sont pas au top du top ah oui ah ils sont pas pêchés dans la rivière de derrière hein. visiblement ah. c'est pas ah, non c'est pas donc nous aurons la compile de l'extinction des poissons tout à l'heure ou je vois du lundi nous aurons un spécial miss France Puisqu'il paraît que sur TF1 samedi soir on a vu quelques poitrines oui, de miss France oui, pendant qu'elle oui, se change Geneviève de Fontenay évidemment même si elle est plus dans le coup vient quand même gueuler ah, c'est normal c'est ah, normal dès qu'elle est pas contente, elle le dit et on aura pas mal de surprises mais on commence par Franck Dubois. Vous savez que Franck Dubois, je l'aime beaucoup. Franck a, mis, a a eu le problème de vouloir dire je suis avec les gilets jaunes et ensuite ouais. je ne suis plus avec les gilets jaunes pour dire deux jours après finalement je, je suis, suis avec, avec les gilets jaunes. Jours. Ce qui fait que maintenant le pauvre à chaque fois qu'il débute un spectacle, il y a des gilets jaunes qui veulent lui parler. Ah ouais. Et alors quand on vient vous parler d'un truc qui est pas voilà, vous êtes avant un spectacle, vous essayez de faire plaisir aux 10 personnes qui sont devant vous. Et vous essayez de faire une vanne vous essayez de alors essayez quoi et, et On a besoin de vous. A besoin. Patrick Chirac, il a besoin de vous hein. Bah bien sûr, non mais, non mais c'est clair. clair. Non mais c'est voilà. pas le même. Donc voilà. Bon, on prend oh, la vannes oh, qui oh, vient, c'est pas confondre Patrick oh, voilà. Chirac et Jacques Chirac. Bah non. <rire> ouais, alors moi bon, euh, bon, voilà. allez moyenne, avoce qu'elle vaut. Ce qu elle vaut ouais, mais il l'a fait deux fois de suite. Que moi, il voilà. y a eu un, une confusion avec Patrick Chirac et Jacques Chirac quelque part, non, parce que je suis pas Jacques Chirac, il est plus le pauvre, il est plus là dans dans le le gouvernement indépendant c'est non non non il est finalement le gouvernement monsieur mais... ouais, c'est plus des rams c'est un moteur là mais ah là le, bah, le... non, une fois elle était pas ouf mais... Et <rire> deux, deux... Fois, mais deux bah, non plus ça. allez présentation de l'équipe Il devait rester à la cool chez lui ce week-end notre réalisateur mais finalement il a décidé d'enfiler son gilet jaune une fois de plus pas et pour gueuler cette fois-ci mais non pas contre le gouvernement mais contre le comité Miss France parce qu'une nouvelle fois Miss Bretagne n'a pas été élue. Oh, c'est dégueulasse, j'étais pas ah. content, c'est inadmissible Bichette notre réalisateur. <rire> oh, bonsoir. Elle était comment Miss, euh, Miss elle, elle Bretagne Elle était très jolie. Parce que autant moi j'ai fait le spectacle pendant les Miss et on a parlé au public de Miss Rouen et j'avais vu Miss enfin Miss euh, <rire> Normandie non, non, non, non, non, oui. et j'ai essayé je voulais leur dire, je voulais leur dire il en... y a eu des gens en pleurs en fait. Oh non, laisse tomber, on gagnera pas enfin, ah voilà. J'étais ah, conscient Je l'aurais dit, vous êtes conscient C'est ce que je voulais bien. Lui, ce week-end, il a décidé de fabriquer lui-même Ses cadeaux de Noël, ce sera pendentif pépito Pour maman, lampe de bureau Fait en canette de coca pour papa Il a même fait une peluche pour sa nièce et Mais pour ça, il a encore dû raser son chat C'est Mico qui est avec nous <rire> Notre productrice Stouffe a fini ses cadeaux de Noël Elle aussi, elle a même trouvé une tenue de Free Fight Taille S pour son fils, oui Elle va lui apprendre à cacher des gueules C'est beau la douceur d'une mère Stouffe Keta Bravo, avec nous. bravo, bravo. Ne cherchez plus un seul camembert au lait cru En Normandie il n'y en a plus un seul Je vous rappelle que Jeff était avec moi à Rouen ce week-end Il a tout dévalisé C'est bon Jeff qui est là Bonsoir. Et enfin c'est vraiment gentil de sa part Il a passé son week-end auprès d'un de ses potes Qui était blessé à la jambe pour s'occuper de lui C'est bien mon Bordas et miracle Dimanche matin son pote s'est levé Et s'est mis à courir Oui Bordas fait des miracles Enfin, je pense surtout que son pote en avait tellement marre qu il s'est barré malgré la douleur. C'est Nordas qui est avec nous. Merci d'être là tous les soirs. Bonsoir. On va revenir sur l'actu dans un instant. Ne ratez pas nos champions du monde de l'actu. Merci d'être plus d'un million, six mille à nous écouter tous les jours. Ça me touche beaucoup. Voici Dajou. On écoutera Prince Karma, Lady Gaga et Gita. Oh, ah. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y' a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler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 Avec encore un poli, les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu en pèles, des mieux que ça palote. Les mots pas de me méfier. Homme femme peut-être Si je t'ai vu, je suis jaloux. jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. jaloux.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 de tout et de tout le monde sait que mon et lira par arriver oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme je te dis que j'ai fait du sal à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme machérie tu es jolie avec un corps impoli. les hommes sont sans interdit de les approcher avec le tempstu en pays est mieux que que ça pal'té m'en veut pas de me méfuer un premier Demie si je t'ai vu je suis jaloux Quand j'aime je suis jaloux. Énergie. Tout le monde va devoir remplir son cahier, sa lettre de doléance. Qu'est-ce que les doléances Savez-vous tous ce que c'est dans l'équipe déjà Oui, non, dites-le franchement oui. oui, si, c'est C'est au programme. J'ai un doute dans ton regard. C'est une demande J'ai vu le j'ai vu le regard de la Miss France avec le truc qui pique. C'est une demande appuyée. Est-ce que la Miss France elle a dit ça ipic, c'est quelqu'un qui s'est paracé C'est ça. C'est ça non, c'est pas ça, mais je sais pas. Non, mais ils m'ont pas dit aussi champions du monde de l'actu, on oh, commence, ils sont trois premiers champions du monde, ce sont les banques, le président de la République a demandé aux banques de faire un geste en faveur du pouvoir d'achat des Français, donc de ne pas augmenter les tarifs bancaires mmh. pour 2019, ce qui est bien, oui ce qui est bien ce que les banques ont accepté, ce qui est doublement bien, mais comme elles devaient augmenter que de 0,5%, ça fait une économie moyenne par français, attention, accrochez-vous, c'est énorme, de 90 centimes. Wouhou wow Jolie, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent Allez, je prends le boulard, je pète les plombs, je vais m'acheter un caramba. Oh, fumes, fumes, allez, j'ai pour moi, j'aurais pas les moyens d'en offrir deux. <rire> Deuxième champion du monde Le retour d'Alexandre Benalla Vous, ah, vous souvenez ben oui. Benalla, l'homme qui avait mis le casque de police Pour euh, taper sur tapé. des manifestants oh, Il se détendait le petit hein. Vous vous souvenez ah, hein, bah, ah, La photo d'Alexandre Benalla Où il pointait son arme sur une serveuse Vous vous souvenez de ça oui, oui, bah oui Et bien devant les juges Il a déclaré que c'était un pistolet à eau Et que donc c'était un non-événement Il a déclaré Ça peut paraître loufoque Mais c'est la réalité C'est génial ah, bien wow, bien En parfait. fait Benalla il, Le mec il a il, En fait il doit avoir 8 ans dans sa tête Il part régler le conflit en Syrie, avec des nerfs et des costumes de Superman. <rire> ça. Mais ce qui est surtout à double sens là-dedans, c'est que le gars il avait donc un pistolet à haut oui, Donc oui. il dit, voyez, c'est pas grave, c'est un pistolet à haut Ça veut donc dire que le mec qui gère la sécurité du président Il a sur lui Bam. des pistolets à eau. Voilà. Alors je sais pas comment il faut le prendre. Rassure, moi je serai Macron, je commencerai à m'inquiéter, je checkerai les gars sur de... il a raison Coco, sortez ce qu'il y a dans vos guns là, montrez... montrez moi les guns parce que Ah vous avez pas, il a des claques d'eau ah, ça va <rire> Super champion du monde, le retour de Jawad. Ah, le procès wow. de Jawad, vous vous souvenez, le logeur de terroriste oui, oui. du 13 novembre, il a voulu il a fait une sortie devant le tribunal parce qu'il a une grande gueule lui quand même. Pour dire qu'il était innocent mais il a fait un petit lapsus, je vous lis exactement ce qu'il a dit. Si vous me condamnez Vous condamnez un coupable Voilà eh oui. Jusqu'au bout Je mettrai le mot innocent pour ne choquer personne ah. Il est innocent hein. Innocent comme un balai, vous connaissez l'expression Non <rire> <C 'est... rire> oui innocent comme ses pieds Qu'est-ce ah oui, ah oui, voilà. qu qu'il est innocent mec là <rire> C'est Coé C'est le plus fort sur Énergie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 Yeah, bitches. <laughs> as <laughs> restez avec fort. Nous on est là jusqu'à 18h, 18h c'est l'émission en public. On aura Rita Herrera cette semaine, on aura Jennifer qui sera avec nous. Nous reviendrons sur savez-vous ce que c'est qu'effet le mot doléance. On en parle <rire> depuis le début de ce week-end Réponse à l'appui avec le téléphone trottoir tout à l'heure où on a appelé des gens au hasard. Nous aurons les messages les plus originaux. Laisser au Père Noël devant les maisons. J'adore cette idée-là, Et nous reviendrons donc sur la Miss France, très belle Miss France Haïti. Très, très oui. magnifique, très, très bon choix les Français, bravo. Et nous reviendrons sur cette miss qui ne savait pas ce qu'était le mot hipique, mais elle ne savait pas que ça. Il y a d'autres surprises à tout de suite les matins, tu sais, dans le 6 sur énergie. Tant qu'on est dans les calopes de Noël, j'ai les astuces d'après une étude pour bien réagir si on vous offre un cadeau tout pourri. Ah, ah, ah ça peut être ça, ça. sourire quoi qu'il arrive. Ouais. Ah. Oui, si on ouais. se voit. Mm -hmm. Mm -hmm. Ensuite, il faut garder un contact avec les yeux de celui qui offre pour paraître sincère dans le merci. c'est ah ouais. dur. Et enfin, si on ne sait pas quoi dire, il faut faire la technique du merci câlin. C'est-à-dire que vous arrivez vers la personne c'est pas quoi dire ah. et vous la serrez dans vos bras ah ouais. oh, mon conseil ouais. n'ayez pas un couteau dans la main <rire> Manu. Manu dans le 6 6h 9h30 sur énergie chers voyageurs on approche tous ensemble de noël et on se faufile dans la vallée des forfaits mobiles. Ici, les prix descendent à 0 euro Ah oui, 0 euro, c'est la magie de Noël Et ça fait surtout chaud au cœur Oui, oui À Noël chez SFR, ils gèlent sur les prix. Jusqu'au 7 janvier, le forfait starter est à 0 euro par mois, puis 4 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit Offre soumise à condition, réservez aux nouvelles souscriptions. Prix Clion Box, engagement 12 mois. Mardi, William a été témoin d'un truc fou. Il a vu passer une licorne, mais une vraie, hein Le plus fou, c'est qu'il sortait de chez Domino's avec une pizza large à 7,99 €. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99 €. Prix conseillé emporté ou signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Salut Cédannu, toi qui l'a conduit calalé, toi qui a dansé toute la nuit avec une certaine licorne debout sur le bar, toi qui a chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture, mais toi qui est rentré entier ce soir-là, n'oublie jamais de remercier ton sam, le conducteur désigné parce que vraiment, tu très fou et pour lui montrer votre respect tentez de gagner deux places de concert énergie pour vous et votre sam partagez votre sam expérience avec le hashtag respect sam énergie sam celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas respect sam jeu jusqu'au 30 décembre 2018 règlement sur énergie pointfrchar énergie gratuite sans abonnement pour écouter la playlist énergie et music en Votre intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Jingle bells, jingle bells, jingle. Dès aujourd'hui, faites le plein d'énergie avec le filet de 3 kg d'orange à dessert. Mon marché plaisir à 1,59€. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain dans votre intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère.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 m'a bloqué et tu penses que j'ai une autre à mes côtés parce tu t'es fait une raison sur un coup de tête et ça me tourne autour à croire que je suis côté mais je les envoie balader elles n'ont pas ton sourire je leur ai dit sourire et depuis que je suis partie ton cœur est balancé je passe mon temps à sortir tu le vois dans mes stories on a plus rien à se dire dis-moi où j'ai faussé et je vois que tu fais ta vie que dans la nuit tu brilles mais je te connais pas cœur tout ça c'est pas toi et je vois qu'on t'a courtise tu es stylé reste tranquille non on est plus ensemble quand même à moi mais toi tu crois que je suis ailleurs J'ai comblé le vide dans les bras d'une et moi je crois que tu es un que tu dans ses bras on s'est manqué Qu'est-ce okay. l'impression de mentir quand je souhaite le meilleur sentir un mot s'est tourner le dos comme deux inconnus quand on se croise dans le tout est snap je suis pas parano tu me surveilles sans cesse mais ça va être Quand tu crois que je suis ailleurs que j'ai gommé le vide dedans les draps d'une autre et moi je crois que tu es ailleurs que tu dans ses bras on s'est manqué C'est tant envie de me rappeler. C'est envie que je revienne. Qu'est-ce qu'on fait On s'évite en s'aoubler, on se voit en ce qu'on fait, on se cache. Qu'est-ce qu'on fait On s'appelle pour de bon, on se dit au revoir. On manqué. manqué. À minuit, vous croisez un gros bonhomme tout rouge Pas de fausse joie Ce sera juste Coé Qui aura fait du sport C'est Coé, c'est le bifort 17h, 18h sur Énergie <rire> On est sur Énergie Vendredi, Jennifer sera là. Jeudi, il y aura Rita Ora avec nous Et ce soir, Gilets jaunés et gilet jaunet On le fait venir Mais Il vient Il, il s'appelle Comte Johnson C'est Oui c'est ça et et oui. Il vient nous voir Ça nous fait très plaisir et et Depuis et le oui. temps qu'on le passe Il faut bien qu'on lui file la petit oui. main Et qu'il ouais. devienne nous montrer Ce qu'il fait Il paraît qu'il a fait Une nouvelle version hein. Ah oui Un peu moins politisée Un peu plus Ah oui c'est vrai Plus light bah, On cool. va pas commencer par Macron démission euh... <rire> On peut Mais voilà Maintenant Il euh, faut qu'il fasse un truc Peut-être un peu plus adouci Dans un instant Le Zap télé de Mico, Nous reviendrons évidemment Sur les Miss France 10000 000 euros à gagner vous vous voulez des sous avant Noël, vous en avez besoin, je vous aide et je vous rajoute deux enveloppes à 1500 euros pour avoir plus de chances de gagner de l'argent. 7, 10, 12 par SMS. Mettez coé au début de votre message. C'est maintenant que vous envoyer vos SMS. Je vous appelle si seulement vous m'avez mis un SMS dans moins de 5 minutes. Monsieur Bordas, le hashtag Le hashtag, le cadeau de Noël de mon enfance. Faites-vous plaisir sur Twitter. Nostalgie pour tout le monde. Ouais. Pas, la, pas la radio, les souvenirs. Donc, c'est quoi le hashtag, tu m'as dit Le cadeau de Noël de mon enfance. tu as compris Oui. Ah, c'est bien. Le cadeau de Noël de mon enfance. Faites-vous plaisir Sur Twitter, deux infos. Dans un instant, je reviens sur les petits mots que laissent des fois les parents sur la porte à l'occasion pour la, le passage du Père Noël. Ah oui, bien sûr. Vous ah savez qu'il vient dans quelques jours, le Père Noël. Donc, il y a des parents qui laissent des petits mots. Mais avant, actu oblige euh, on a beaucoup parlé de doléances. Donc, vous étiez un gilet jaune, ou vous étiez quelqu'un en colère. Vous n'avez eu l'impression de pas être entendu. Eh bien, ça y est, le gouvernement va vous entendre en vous demandant d'écrire vos doléances. Qu'est-ce que les doléances, doléances Nous avons posé la question... Voici le téléphone trottoir. Écoutez, je vous jure que c'est vrai, c'est sans trucage, on a juste tout mis bout à bout. C'est quand quelqu'un est mort. On dit doléance. Euh, doléance, c'est quand on est... Euh, on est... Comment Merde. Euh, quand on est euh, doléance, quand on est... Mmh. Mmh, les doléances, et, euh, euh, je ne peux pas vous expliquer. Oui, c'est la, la nouvelle d'Asia, c'est la, la même voiture que mon frère, c'est la doléance d'Asia. C'est quand on est, on est triste ou... Les doléances, il y a condoléance et doléances. Les doléances, eh bien, je me suis jamais posé la question. On donne des doléances à la famille, des condoléances, alors je pense que d'Oléance ça, ça doit être à peu près pareil. Une doléance, c'est une, une demande, une, une plainte à une personne supérieure. Voilà, Donc, voilà, voilà c'est ça. Alors non, effectivement, quand euh, quand quelqu'un est mort, ce sont des condoléances. Voilà. Ah, c'est des doléances pour les cons. Et alors, la Dacia Doléance, il faut qu'on m'en parle. <rire> euh, je, <rire> je, je ne la connais pas, la Dacia Doléance. <rire> c'est Et la dame, et l'autre, elle cherche toujours, c'est... Euh, oh oh là, ah, je, je Mais oui, mais le... Oh là là, oui, bon bah, Comme quoi ce mot n'était pas si évident que ça pour tout le monde Voici les petits messages les plus originaux Laissé au Père Noël devant les maisons Je voulais les fais les uns après les autres oui, Père Noël, fais gaffe J'ai changé la cheminée par un poêle à granules Tu vas galérer Quand tu te gardes devant la maison Mets un ticket sur le pare-brise du traîneau C'est passé à 17 euros Père Noël ou pas, t'essuies tes pieds avant de rentrer Oublie pas les factures des cadeaux Au cas où je les revente sur le bon coin Père père Noël, je sais pas ce que tu donnes comme drogue à terrenne pour qu'il vole mais je veux bien la recette Père Noël, garde pas ton traîneau en double fil les flics 'arrêtent pas de mettre des prunes ici. Père Noël, je croirais en toi si tu gardes en claquant un frein à main si tu gardes en claquant un frein à main devant si l'entrée Père Noël, si seulement tu pouvais oublier le cadeau de ma sœur. elle me sao père Noël, au lieu du pull que m'a acheté ma femme, est-ce que tu peux l'échanger contre du vin? Et le dernier père noël est-ce que tu peux repartir avec le sapin j'en ai marre de galérer tous les ans avec cette merde c'était quelques messages laissés au père noël dans un instant00 euros c'est quoié c'est le bi fort sur énergie Controla y te deja lleva el más caliente en la pista todo lo que tienes demuestra pa que lo dan Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino nada Je vous préviens dans quelques minutes Nous aurons Geneviève de Fontenay Qui reviendra sur les Miss France Qui n'est pas contente Parce qu'on a vu des seins sur TF1 Alors je, je sais qu'elle n'est plus au comité Miss France Mais personne n'a vraiment osé lui dire donc... Elle croit qu'elle y est encore Elle croit qu'elle croit... croit... qu y est encore vous savez, Le euh... poste est fictif Bah oui tu sais quand as papier au bout de la table Et que tu veux lui annoncer un truc Tu prends des, <rire> ah, des... Molo, ouais. tu vas doucement donc... donc on aura ça dans un instant C'est le moment peut-être de vous offrir Jusqu'à 10000 000 euros Est-ce que tout le monde a son enveloppe Oui ouais. J'ai la mienne aussi Ça non appelé quelqu'un qui s'inscrit au 7 10 12, je vous explique la règle si vous voulez nous rejoindre sur énergie. Nous sommes là tous les jours de 17h à 20h et tous les jours à 17h30. Et le 17h30 pile, vous avez la possibilité de gagner jusqu'à 10000 euros. Pour ça, vous inscrivez au 7 10 12 par SMS et seulement par SMS en mettant KO au début de votre message. De là, nous prenons des gens tirés au hasard. Au hasard, c'est ça. Je les appelle. Jean Zaza. Avec un Z. Hein Zedo, loin Zazar. Oui, allô Allô, Jennifer Oui. Oui. C'est le hasard C'est le hasard qui t'appelle. Je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Comment ça va Jennifer Ça va. Est-ce que tu es en forme Oui, ça va. Ça va, t'es sûre Oui, oui. Oui euh, Je m'asseoir. Oui, je, je pense qu'elle que oui, Qu est surprise. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de Jennifer Alors, je suis depuis peu au chômage, sinon je suis en médico psychologique Mais d'accord. Au chômage depuis combien de temps Euh, depuis le mois de sept très, très Ça fait pas très longtemps bah, Ça fait quand même oui. pas non plus depuis hier oui. matin <rire> <rire> Est-ce que tu as tenté de, de traverser la rue Pour voir s'il y avait du travail de l'autre côté Parait non, que ça non, j'ai pas tenté, non Parait que ça marche, c'est notre président qu'il dit je je, je, je, traverse rue si je traverse ma rue, j'ai euh, ai une aiguille devant <rire> Écoute-moi écoute bien, écoute la phrase de Macron Macron dit pas qu'il faut que tu traverses la rue, écoute bien je je, je je traverse la rue, je vous en trouve Il traverse la rue, il t'en oui, trouve Alors, Manu, faire. si tu nous écoutes, est-ce que tu peux traverser la rue tout de suite pour trouver du boulot à Jennifer S'il te plaît A chaque fois qu'il traverse, il en trouve pour quelqu'un Il sympa euh, Non, moi non Jennifer, tu me trouves l'enveloppe à 1 1€ Je serai la personne la plus désolée du monde. Tu as le choix entre Miko, entre Bordas, entre Bichette, entre réalisateur, entre Jeff, Stoof et moi-même, trouve la bonne personne et trouve les sous, vas-y. Euh... Concentre-toi bien. Euh Concentre-toi bien. Mmh, Jeff ah, ah Tu as pris Jeff Oui. Ouais. Normal. Tu me sors celle à 1 € Alors, ah je hein. te fais partir en Mais rappel du fa... 6e étage. C'est pas ma faute si 100 Voilà dire que... Et tu sors un Waouh <rire> oh, oh Et Jennifer qui attend Waouh <rire> Tu fais super bien Tu fais trop bien le Waouh Qu'est-ce Qu que, que t'es vu Il est rentré à la Waouh Academy pareil. Oui, j'ai fait Waouh deuxième langue aussi Alors, alors. C'est vachement bien <rire> C'est génial Jennifer elle s'en fout C'est vachement bien Elle veut savoir yes. Mais si C'est 1500 euros Oh Jennifer Oui Je t'offre 1500 Bravo. euros Bravo Le de Noël, ça me fait trop plaisir, ma belle Merci T'es courant, là Je crois qu'elle est émue, qu elle est émue T'es toute contente Oui oh, Tu vas pouvoir faire... Euh, tout... Tu sais quoi Je vais aller voir les gens de la de la compta ici, je vais leur demander de faire partir ah. l'argent le plus vite possible pour que tu l'aies juste avant Noël, je te promets, d'accord Merci Je t'embrasse je... fort, t'as un chéri, les enfants Non, je toute seule, merci Ah, ça me fait doublement plaisir Comment elle s'appelle Elle s'appelle Eleh Irine Eleh Eleh Ele. Ele. Ele. Ele. Ele. Comme Ele. Ele. Ele. Los Angeles Elle est Oui, D'accord, ok. Euh, pourquoi pas, pourquoi pas Bah, c'est mieux que, cas, que, elle que... elle est contente. Que... Elle est très contente. Et tu habites où Elle est elle contente. J'habite à 7 euros, pas loin de toi -ci. Je t'embrasse fort, Jennifer. Gros bisous. Bravo. 500 euros. Merci bisous, ma belle. Continue de nous écouter tous les soirs, d'accord Avec grand plaisir. Et je te souhaite un joyeux Noël, ma belle. C'est quoi c'est le plus fort sur Énergie. Elle est contente. Va prendre l'air. Va prendre l'air pour cette vanne, va prendre <rire>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 times i feel myself tell me something boy aren't you tired on n'est pas contente. Vous l'entendez dans un instant, nous aurons la compile des poissons. Tout à l'heure, nous aurons qu'est-ce qu'on aura, aura le top 10 des SMS Dex. Ça ne surtout pas rater 18h l'émission en public et avant le ZAP Télénémico, j'ai un petit supplément parce qu'on va avoir un petit zap sur la miss. Absolument. Avec une qui t'a pas convaincu. Non, ben c'est dommage parce que moi j'aurais été pour, pour laquelle, elle, mais c'était Miss Langdoc. Fallait pas qu'elle parle en fait. C'est ça aussi. Non, bah, est pas. Pas. Tout non, est tombé en fait, est, alors, On non, écoutera non. ça dans un instant, c'est un peu dur. Rabeille, mais, alors. Par <rire> contre, dans 50 minutes, salle, ça ça c'est un petit un petit rajout, je vous le remets. C'est c'est la du quiz des Miss France. On en a beaucoup parlé oui, oui. Et le alors il y, y a une demoiselle qui a pas bien compris ce que c'était épique. Alors tombez <rire> l'oreille parce que elle pense que épique elle avait alors, le, elle pas pense rasoir. Elle. elle a pensé oui. oui, oui mais ouf. bon et c'est surtout le plus drôle c'est quand suite il y a une question sur un film. Écoutez bien sa réponse parce qu'elle elle est fantastique. c'est elle Oui, c'est là. Alors comment ça s'est passé toi Épique <rire> c'était quoi C'est ibo. <rire> Comment bon, j'ai mis le, le chemin euh, Qui a écrit, qui a fait le film Le, le, film, le film Le grand, non, le grand bain. C'est oh, Guillaume. C'est Luc Besson. Ah. Non, un peu non, non. Non, non ma chérie, Luc Besson c'est le, le grand bleu. Pas le grand bain. Aïe. Le grand bain c'est Gilles Delouche. Ah. Ouais, c'est <rire> bête. Ah, moi j'avais mis Luc Besson, le grand bain. Dommage. Et pour hippique c'était le moustique. <rire> Et le moustique hippique. Elle aurait pu nous mettre Pierre Richard le grand bain avec une chaussion noire. C'est lui aussi, c'est le même ASM, c'est toujours lui qui fait les mêmes films. Allez, ZAP télé, Mico à Vendredi soir, dans Balance ton poste sur C8, il y a un micro qui est resté allumé pendant un sujet sur les attentats de Toulouse, ça fait pas très sérieux. Petit récap de ce qui s'est passé, les est 20h52, on est en direct, c'est Balance ton poste. Mardi soir, nos téléphones s'allumaient au rythme des notifications pour nous indiquer des premiers coups de feu en plein Strasbourg. L'assaillant débute son attaque, rue des Orfèvres. Oh. Oh, non. oh la violence Voilà, t'entends juste des rires, bon c'est pas... Ouais, ah, voilà, c'est bête pas... quoi. Ah, vérifiez, vérifiez les gars que les ah, micros soient bien coupés. Ah, Il n'y a pas la même ambiance. Non. Oui, et bon. et Deux sont la fête a démarré, de l'autre, c'est pas pareil. Bon, alors on continue avec les soucis techniques, ça se passe sur BFM TV, là aussi problème de micro, avec en plus un mec qui tousse, là c'est la totale. Or, oh, ils sont dans un mouvement qui... Euh, a tendance à abattre tout ce qui est représentation, tout ce qui, euh, à un moment donné, formalise euh, et, et structure les choses, et en fait, dans, dans des mots d'ordre et Parce que, bien évidemment, et, et c'est un des points aveugles, hein, je jeu de la démarche qui est engagée par... Euh, euh, c'est moi une petite gastro. Monsieur, quand vous a dit... Touche pas dans le micro, il y avait pas dans le micro, il y avait pas hein, on, on, on a de ses nouvelles parce qu'il est pas en bonne santé hein, ce monsieur. arrêt, aux Et alors attention, ta alors, miss préférée. on termine avec le discours de Miss Landock Rocrion, moi c'était ma préférée, c'était samedi soir sur téléphone. Moi, moi Miss Taiti depuis le début. J'avoue. J'ai adoré. Ah, j'avoue, ouais. Vraiment je l'ai trouvé magnifique et je suis très content qu'elle ait gagné. Et bon voilà, ouais, moi c'était ma petite préférée mais bon, juste qu'au moment elle a parlé. Bon ça même si on m'avait prévenu que ce serait aussi impressionnant je m'attendais vraiment pas à ce point Je bref je Allez. me soucie particulièrement de l'avenir de notre planète oh j'ai des rêves de plein, la, plein la tête plein la tête d'ailleurs je compte sur vous cher public derrière votre télévision et vous membres du jury à m'aider à réaliser mon rêve Allez. et que je finisse et que je puisse finir. Oh cette soirée avec la couronne de Miss France oh là là. Elle, a on a dit, a... elle a dit couronne eh, cou cou <rire> Tu sais quoi On a envie d'aller la chercher ah ouais, ouais Je m'attendais à ce que Foucault y aille en disant Viens ouais. on va te ramener chez toi, tu vas te sentir mieux <rire> oh là Le 55 on va plaire Comment tout perdre en 3 mots oh oh C'est terrible Et elle a perdu donc on le considère eh, voilà. oh, En 3 mots C'est vraiment je, ma préférée je... On m'avait dit que <rire> Oh, m'avait oh, pipi je m'en aller je veux pas rester là ma maman m'a dit la vie n'est pas facile mais plus facile avec un grand sourire donc je souris quand j'ai mal à la vie quand ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus mau elle m'a dit dans ça 'attendra merci puis ta vie comme une jeunesse infinie tant toujours la main au plus démunis avant d'être important soit le dans mais utile m'a dit aussi si tout est fragile si tout s'écroule tu as c'est comme ça la vie oui commetes douleurs indélébiles combien au paradis Backset mais l'encolis c'est comme ça la vie maman madi lay la la lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay venime surtout qui j'ai on avait peu mais on savait donner elle m'a toujours dit genou l'accueillir inné sans que tu es de pas colorier beaucoup on pour cette liberté ne salis pas tout ce qu'on a su aimer surtout ne te fais pas marcher sur les pieds ma maman dit mon idée est fêlée ton inimani c'est comme ça la vie we oui, are following that moi dit eh eh ap zérité offre ta vie en à les aimer c'est comme ça la Vi er veldig. Bon avant qu'on soit connecté chez Geneviève de Fontenay, le cadeau de Noël de mon enfance. Ah on a moi, alors vas-y on a quoi de beau Alors on a Thiago qui nous dit le cadeau de Noël de mon enfance, les poupées qui pouvaient ouais. faire pipi quand tu pressais sur leur ventre. C'est Thiago Il ouais. a eu ça pour Noël, oui, une vrai. fille qui fait pipi. Ah bah c'est raconte enfin, parle Thiago. Ouais, oui. Oui, non, ouais. non, bon, non, moi oui, ouais, moi c'était ouais. le transporteur euh, Star Wars. Ah oui. tu mettais des personnages sur le côté. J'étais Corom hein. Oh, ah, tu m'étonnes. Allez, on y va, Encore ou pas Non, j'ai plus, j'ai plus, j'ai parle pas. Bon, le, le hashtag du jour continuez mettez le hashtag sur Twitter mais connexion avec Geneviève de Fonté puisqu'on apprend que les poitrines de plusieurs miss auraient été montrées par erreur. Alors euh, bande de pervers, allez pas regarder les images, c'est pas flagrant, c'est pas un gros ouais, pas, un film, non, pas, un, pas un film de Rus Meyer vous avez pas voir, ça. Vous pas voir des doudounes qui tapent dans la caméra, n'exagérez pas non plus, hein. Cache-souble, jaunie, n'en Non, non, on les voit comme ça quand elle se change vite fait, de loin, un tout petit peu. Mais Geneviève de Fontenay est choquée. On est en connexion, Geneviève, vous m'entendez J'ai fait du porno sur TF1 samedi soir, mais c'est pas Jean-Pierre Foucault qui présentait, c'était Jackie et Michel. Ah, oui. Bientôt, ce sera le tour de Mimi Mathieu dans Joséphine fait des gangbangs. Depuis que je suis parti, c'est devenu n'importe quoi, faut remettre de l'ordre dedans, moi je dis. Geneviève, Geneviève, qu'est-ce que vous proposez, Geneviève Laissez-moi reprendre la main et l'année prochaine, je vous organise l'élection en Corée du Nord. Il faut que les misses elles défilent en treillis et au pain. Et tout avec la coupe de cheveux de King Jong-un. Comme ça, pas de ségrégration. Vous n'allez pas le dire. Vous n'allez pas dire, c'est bon. Il, il paraît, Geneviève, que la miss qui a gagné Miss haïti on l'a lu dans la presse, c'était une ancienne obèse. Obèse, et voilà, encore du cul. Non, Non, obèse, ça veut dire qu'elle a fait un travail sur elle-même Elle était en surpoids avant Ah, ah pardon ah, Je fais la chasse à tous les mots ah ouais. J'en vois partout ça devient maladie En tout cas je suis contente pour elle Elle est très jolie Voilà ils doivent être fiers d'elle à Tahiti D'ailleurs je crois que c'est là-bas qu'elle habite oh écoutez, écoutez Moi je sais pas où elle est la ah, C'est pas mon truc hein. Vous êtes des peurs tous J'ai pas dit ça J'ai dit le elle habite du verbe habiter oh, C'est ça Obséder de toute façon je au restaurant italien Je vais devoir accrocher ah. Je vais vous prendre une pédée Une double Ah et ça c'est pas sexuel ça Mais c'est des bêtes C'est cool, le bifort sur Énergie Énergie présente La Columbia Session de Jane A Paris Salut, c'est Jane. Venez faire la fête avec moi. Jane a réservé un concert privé aux auditeurs d'énergie le 18 décembre sur la Péniche-le-Flo. n Yes. Gagnez vos invitations maintenant sur énergie.fr. La, la Colombie-A-Session de Jane à Paris. Un événement. Énergie. It's music only. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, un giga en vie pour Noël, d'un forfait mobile gavé de giga et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 euros de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensation 50 gigas et plus. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Bah l'imprime de Noël chez Opel, je crois que c'était une légende. Une reprise de 4000 euros minimum pour la d'une Opel. Un conte de Noël quoi Et puis en fait, euh, c'était vrai, et j'ai raté l'offre. Bon, bah, depuis je crois à tout, moi, le père Noël, les lutins les reines qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Hein. Elle eh me répétait le pas. Hein. Le Pernod existe bien jusqu'au 31 décembre bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers conditions sur Opel ProFair. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Allô patron C'est qui Ouais. Ah c'est qui Oui oui. Je suis chez Lidl et aujourd'hui demain ils nous font le lot de 3 Kiwi à 98 centimes, soit 2 kiwis achetés 1 offert. 98 centimes les 3 kiwis Ah oui, 33 centimes le kiwi par lot de 3. C'est le vrai prix. Tou quoi. Et à qui je laisserai le kiwi Lidl, le vrai prix des bonnes choses 49 centimes le vend du sol catégorie 1, calibre 105-115 variété Eward, origine France supermarché exceptionnellement ouvert ce dimanche 23 décembre, plus d'informations et horaires sur lidl.fr Chez Le Roi Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors, quand vous nous dites Qu'est-ce qui m'a pris d'organiser Noël chez moi Entre la déco, les courses, je sais pas quand je vais pouvoir aller chercher mes cadeaux. On vous répond, soyez tranquille. Préparez vos achats sur le roimerlin.fr et retirez-les ensuite en magasin. Votre commande sera prête deux heures plus tard et vous n'aurez plus qu'à la récupérer quand vous aurez le temps. Le Roi Merlin et vos projets vont plus loin. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noël. Ma femme est très saumon et moi plutôt foie gras. Alors quand j'ai vu que pour Noël chez Carrefour, il y a 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat sur tous les foie gras et saumon fumé, j'ai pas hésité. Résultat des courses, se régaler à Noël et faire des économies, c'est possible. Dès demain et jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 10 euros en bon d'achat tous les 30 euros d'achat avec votre carte Carrefour sur tous les foie gras et saumon fumé. Carrefour, offre limitée à 90 euros d'achat, bon d'achat valable du 24 au 30 décembre hors carburant, drive et service. Modalités et magasins participants sur carrefour.fr. Pour votre santé, limi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 règlement sur énergie.fr télécharger -énergie gratuite sans abonnement avec tous vos hits préférés énergie et music en Encore merci De rien madame, bonne fête avec Célio Merci, vraiment merci C'est moi qui vous remercie, bonne journée Non mais vous ne comprenez pas, merci Célio, merci Célio, merci, merci la vie, mille fois merci En ce moment chez Célio, moins 50% sur le deuxième article Vous n'en pas, c'est bien Noël, jusqu'au 25 décembre dans toutes les boutiques Célio, voire conditions magasin à Noël, on ne choisit pas la date de Noël, on ne choisit pas le temps qu'il fera et on ne choisit pas ses cadeaux Mais à Noël avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du sport à tout moment sur MyCanal. Retrouvez 100% de la saison 2018-2019 Ligue 1 Conforama sur Canal+, Canal Plus Sport et Being Sport. La Coupe du monde de ski alpin et l'Open d'Australie sur Eurosport. Découvrez nos offres à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, Tablet, Smartphone, conditions sur boutique.canal.fr Salut moi c'est Pierre, Pierre qui roule là, beaucoup. Alors pour ne pas amasser les problèmes lors du contrôle technique de mon auto, je vais chez Citroën. Car en ce moment le pré-contrôle technique est à faire. Et s'il faut réparer, bien pour toute prestation supérieure à 300 euros, le contrôle technique est à 1 euro seulement. Bref, deux offres comme celle-là, moi Pierre qui roule beaucoup, je dis merci beaucoup Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 décembre 2019 dans les points de vente Citroën participants, en détail sur citroën.fr. Chez Marionneau, notre mission, c'est vos cadeaux. Comme on aime vous gâter, en ce moment, profitez de moins 25% des 79 euros d'achat. Et avec le click and collect express une heure, commandez sur marionneau.com et retirez vos cadeaux une heure après dans le magasin de votre choix. Joyeux Noël avec Marionneau. Offrez conditions en magasin ou sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. C'est bientôt Noël Dépêchez-vous de trouver le cadeau idéal Avec Groupon, vivez les fêtes en économisant Sur une foule de bons plans, d'expériences Et de cadeaux à offrir à vos proches Téléchargez l'appli gratuite Groupon Dès maintenant pour découvrir nos offres Beauté, bien-être, restaurants, loisirs et sorties Offrez des expériences Près de chez vous et donnez du sens à l'esprit de Noël Avec Groupon, c'est cadeau Vite, téléchargez l'appli gratuite Et économisez 2018, c'est bientôt fini. L'occasion de repenser à toutes les bêtises qu'on a faites, de les foutre à la poubelle et de commencer à réfléchir à toutes celles qu'on va faire en 2019. C'est Coé, c'est le Bifor 17h-18h sur Énergie 17 h 52 prudence, si vous êtes sur la route allez-y doucement et merci de nous écouter dans la voiture ça passe toujours un peu mieux avec nous ah, et bien bien sûr que oui eh ouais. je rappelle que vous nous écoutez aussi avec l'appli Énergie partout dans le monde, je vous embrasse ceux qui nous écoutent comme ça je vous fais des gros bisous et puis vous nous écoutez demain en podcast, le podcast, podcast. avec les podcasts cartonnent et puis allez voir nos vidéos on a mis la vidéo hier où on fait le jeu le plus ouf de France où Mico et Bordas de leur côté et moi et du mien on a lancé des familles pendant 3 minutes dans dans le magasin But, je vous invite à regarder surtout un truc en dehors du bonheur que que ont pris ses familles à prendre 5000 euros de cadeaux ça ça me fait plaisir, vous verrez surtout à quel point je ne suis pas sportif du tout et que une montée d'escalier m'a achevé définitivement, une montée d'escalier les gamins ils sont au bout du magasin je suis encore au rayon lave-vaisselle moi je suis euh... tu ah non, vois, on a ça fait... au commun tu vois. Mais en surtout... Surtout... la petite tu dis que tu la tiens au bout de deux secondes tu l'as lâchée ça faisait chier elle partait toute seule elle courait trop vite donc dans un instant nous reviendrons sur le scandale des poissons vendus dans les grandes surfaces on reviendra d'une étude sur UFC, que choisis qui disent que euh, sur une enquête qui ont été faite dans des poissonneries dans les grandes surfaces, 86% des poissons vendus dans la grande distribution sont pêchés selon des méthodes non durables ou dans des stocks surexploités. Autant vous dire qu'avant, les poissons... oui. <rire> Bon, en même temps, non, ils vous ont jamais dit dans les supermarchés que le le, le, le bateau était garé derrière et que ah, oui. tu n'as jamais vu qu'un mec avec un ciré jaune rempli de flotte ah, j'en ai ça. chié hein ah, je l'ai eu le temps mais, mais je l'ai eu oh, ouais, j'en double signe oh, oui. il y a des supermarchés qui le disent réellement ça, et bah, visiblement, ils 4 ont leur propre 5. bateau et c'est livré le matin même j'ai ah, pas dit tous les supermarchés, c'est oui. une enquête sur 86% de ceux qu'ils ont fait, hein. donc évidemment c'est comme toutes les enquêtes, il y aura la compile dans un instant mais voici le top 10 des SMS d'Aix alors, ah. on a tous eu dans notre vit les SMS Là, ce qui est drôle, c'est pas tellement les questions ou le premier SMS, c'est les réponses. qui ah. sont drôles. Je vous lis le début. Je t'attends. Un jour ou mille ans Réponse, pas en bas de chez moi, s'il te plaît. Merci. <rire> hey, ah, merci, bonsoir. Il <rire> y a un mec qui dit hey, « Je viens de te croiser avec ton nouveau mec, un autre dame de l'orette. » « T'es sérieuse Tu m'as acheté pour un vieux mec chauve et tout maigre J'espère pour toi qu'il a un gros compte en banque. » Réponse de la demoiselle, « Tout est plus gros chez lui, ça me change. <rire> oh, bim » et bim. Je vous en ai une, le mec il envoie à croquer avec des smileys. La fille répond, « Tu veux que j'envoie une capture d'écran à ta copine ?»« euh, Non, merci, ça ira, c'était juste un compliment, j'étais en l'air, désolé du dérangement. » Réponse de la fille, « Blaireau. <rire> » Question, avoue que tu penses un peu à moi Quand tu regardes l'amour est dans le pré Réponse, pour une fois tu as raison Entre les cassos, les gros chiens, les analphabètes Les ivrognes et les beaufs, je dois reconnaître que je pense souvent à toi Tu <rire> continues j'adore Une photo d'un feu d'artifice Et le mec il écrit Une métaphore de notre relation Et la fille répond Je suis quand même très content de pu sortir avec quelqu'un Qui prend en photo des feux d'artifice Eh <rire> hey, Salomé Qu'est-ce que tu racontes de beau Je t'invite à boire l'apéro chez moi ce soir Je peux t'appeler, réponse Non, tu peux pas, désolé, j'ai perdu mon téléphone Ah ok, et le message d'en dessous Attends, tu te fous de ma gueule, elle lui envoie une coupe de champion du monde Ah c'est énorme Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh, Attends, il y en a, il est magnifique, c'est lequel C'est celui-là, ah, celui c'est pas lui-là euh, Ah, je suis tombé par hasard en fouillant dans mes conversations Bref, ça va bien depuis le temps Réponse, ça fait un an et demi qu'on ne s'est pas parlé Réponse du mec, ouais je sais C'était bien, c'est un an et demi sans toi. Réponse de la fille. Je vous en fais un dernier. Hier, j'ai entendu notre chanson dans le hubert J'ai pensé à toi. Réponse de la fille. Ce matin, moi j'ai entendu les éboueurs. Ça m'a fait penser à notre relation. Bienvenue sur Énergie. C'est Coé, c'est le plus fort sur Énergie. Alors je reviens donc sur cette affaire La quasi-totalité des, des poissons présents dans les étals des grandes surfaces Ne sont pas issus de la pêche durable Ça voudrait ah. donc dire ne sont pas des poissons qui ont été pêchés en pleine mer Ce sont des poissons d'élevage Et souvent notamment dans des élevages où les stocks sont surexploités C'est ce que révèle cette étude Cette étude qui a été faite sur 1134 poissonneries de grandes surfaces Alors Ça veut pas dire que les poissons sont mauvais pour non, autant Non hein c'est pas du poisson de, de pleine mer euh, ça veut dire que c'est du poisson d'élevage donc on lui met deux trois antibiotiques ouais, on lui grain. met deux trois petites saloperies dans le truc pour qu'il ouais. se... il a dû manger deux trois congénères à lui mmh. voilà c'est comme oui c'est peut-être mieux non ah non il pas, pas la plastique non, non. au moins ah, il a pas mais il a tout le reste il a des, ouais. il a des produits qu'on lui remet dessus ouais, c'est pas c'est en fait. c'est comme les pois les les poulets les gens qui mangent des poulets mmh. en batterie et un poulet d'élevage un poulet d'élevage il est meilleur poulet en batterie sont les uns sur les autres ils, ils, ils, ils meurent les uns contre les autres c'est c'est une honte j'ai en batterie. Oui, oui. oui. c'est pas des batteries euh, de voiture bah, moi je, tu mets dans le trou de balle du truc et tu charges comme une C'est pas ça un poulet en batterie, Ouais, mon iPhone il marche, un poulet en batterie. j'ai un oeuf tous les matins, et j'ai de la batterie. Qu Est-ce que de courant se plein Quel ah. chargeur pour ma poules Arrêtez vos conneries Et il voici la compile de l'extinction des poissons parce qu'à force malheureusement ça va arriver d'abord, la chanson du petit cabillot qui oh. se retrouve seul. Pouet va pas Comment ça va de la peine Pourtant un cabillaud ça a une seule gueule Comment vrai. ça va de la peine La chanson du dernier poisson dans la mer oh, Je vais chialer moi La chanson du mauvais pêcheur Vous savez à qui on a dit de pêcher juste les gros Pas les petits Tu es la, la, famille. Famille. Ah. la famille Ah bah ça va c'est la, la famille Toute la famille. la famille Mais il y a la chanson du bon pêcheur Lui monte sur son bateau et... la chanson du patron de la grande surface qui vend ses poissons, qui viennent d'on sait pas où. Fais comme nous, ferme les yeux, ferme les yeux. <rire> ferme les yeux, ferme les yeux. Il y a également la chanson du même patron quand on lui dit qu'il y a plus de poissons dans la mer. Quand il y en a plus, il y en a encore. <rire> ça c'est le problème Ah il y en a la bien sûr puis en Ouais quand tu y en as plus il y en a encore voilà euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore la chanson que les poissons apprennent à, à pour passer incognito face aux pêcheurs Ça demande de l'entraînement, mais... Ouais, ah, le Michel, tu ne les pêches pas Mais non, c'est des poules. Ah, ouais, c'est des d'eau La question, c'est qu'est-ce qu'on va manger quand il y aura plus de poissons Un enfant, un enfant, une chèvre... Un enfant, un enfant, un enfant J'allais oublier de notre philosophe, ah. Maître Gims. Ah bah oui Je suis obligé de répondre que les poissons sur énergie dans 3 minutes en public. Courez, courez, en mode public dans 3 minutes. Now This is cool from the drama only one that do it wants real bad come make that shit less Hunter. Vous êtes prêts? Oui oui oui oui oui. C'est oh. Bonjour tout le monde, Re deuxième partie 18h6 avec un public de ouf avec Rita Ora qui sera notre invitée, jolie. C'est bien Ah oui la police compris, comme des merdes mais c'est bien, bien. c'est le sonneur c'est le cœur qui bat. Rita Ora, c'est bien ça. Iggy Azalea Ah je l'adore Elle est belle Rita Ah ouais Elle très belle Je laisse la montée Parce que je perds Et après ça retombe Oh c'est sympa quand même Ouais ouais mais tu t'attends A ce que ça monte de ouf Et après c'est C'est genre les mecs C'est dans les cuves là Dou dou du, du, du, du. Des mecs en jamaïque dans les tonneaux C'est un Moi je m'attendais à ce que ce soit une montée à la Martin Garrix Tu vois que ça démonte tout, bah pas du tout je vendredi, il y aura Jennifer qui sera avec toi Et aujourd'hui nous recevrons celui que nous chantons Depuis des jours et des jours Qui est pour ah ouais. nous une star à l'américaine Il y aura Cobb Johnson Chimilé jaune les journées ce sera j'adore j'adore cette chanson alors alors on a une déco de noël ici qui est une très jolie déco est, très est ce jolie. que je pourrais revenir sur un point de détail oui, qu'elle est euh, qui a eu l'idée oh de mettre ce sapin de noël le plus déprimant de la terre <rire> On a l'impression que c'est le sapin de Noël de la Cogérap Qui a été jeté dans un coin C'est le sapin de Noël de la Skepsidi Qu'est-ce que c'est que ce sapin de Noël On a l'impression qu'on a une sécurité sociale C'est vrai Au comptabilité la poste. La poste. Avec Geneviève qui dit Je vous ai mis un petit sapin pour faire plus Noël Joyeux Noël Thérèse Qu'est-ce ah, qu que c'est que cette merde Mais ça C'est un chéri FM en fait Mais... mais... <s'> <rire> <rire> Ils en rêvaient pas Mais qu'est-ce que c'est que ça il <rire> n'assument pas Mais c'est à Chérie FM ou c'est à nous Mais en fait, on partage le studio, Mais coup, partagez a... pas ça, ça se partage pas une merde pareille. Ah ça il le met il devrait le pendre à leur rétroviseur, à Chérie FM, il devrait repartir avec. Ah, oh, tu quand Mais même. Mais j'exagère pas, c'est le c'est expose pas, ça, Sondage de Instagram immédiatement, trouvez-nous ce truc, tu vois sais de quoi euh, Influencez un petit peu, trouvez vous cette merde jolie. <rire> oui, non. Que pensez-vous de cette merde Non, là, j'ai plus envie. Les gars, il était chelou. il y a même plus de boules sur celui-là. Il faut tous la gueule. Non, excusez-moi. Non, mais à Chérie FM il fait Noël euh, Qu'est-ce qu'il se passe C'est pas le mal Noël je crois Mais Chérie FM C'est love Ça devrait être euh, Il devrait y avoir Des boules partout Des duguis Qu'est-ce qu que c'est que ça là Non non Enfin Non le public le, que, Ceux qui le trouvent moche Levez la main Dégueulasse, Dégueulasse. Oh, Dégueulasse. Un, C'est une anime hein, Je crois ah que tout là le monde, Tout le euh, monde a levé la main Est-ce qu'on peut D'ici jeudi les amis Relever le niveau Parce que On remercie nos amis de Chérie FM Et leur montrer Ce qu'on peut faire Chez nous quand même Un peu Quoi non Bah euh, c'est compliqué dis. pour faire rentrer des sapins visiblement ici donc Ouais, euh, soit ouais il soit y, y a deux problèmes voilà. ici, c'est les mecs qui ont <rire> des baskets et les sapins. Voilà. Ouais, non, deux... les sapins qui ont des baskets, je te raconte même pas hein, C'est Non, il faut avoir un... Ah si, c'est très difficile. Non, il faut, ah, faut... Non, je sais ce qu'il faut, il faut une attestation de je sais plus quoi, voilà. d'ignifugation, sont... une doléance. Une do... <rire> Non, mais on peut rentrer tout... J'ai fait 7 ans avant de revenir cette année sur Énergie oui. c'était avant J'ai fait des années où on sait c'est vrai, un petit peu à chaque fois battu pour les sapins Parce qu'il y a des normes de sécurité, ça je veux bien l'entendre Mais on a réussi à faire rentrer plein de sapins Mais vous Donc... avez fait pire surtout, dans ce studio Non mais on peut pas garder ça <rire> Non mais les amis, <rire> Déjà non, ça, on, peut pas gar... on peut pas garder ça, non, ça c'est pas l'esprit ah, de Noël ça Non. Voilà, ça y a des mecs qui mettent ça dans leur camion, dans leur tracteur. Ça c'est un truc de cabine ça, ça c'est pas un truc euh... Non, le sort pas non plus ça à porter malheur. Mais le euh... ça a pas, pas vu le, le... j'avais pas vu le pied. Ah, non, non, quoi, ouais. mais, mais tout est en plastique, Mec. les branches sont en plastique, les tout est en plastique. Mais dit, on peut faire rentrer un autre sapin Qu'est-ce qu'il faut Faut une fa... c'est quoi qu'il faut comme papier Excusez-nous, on est entre nous, on règle mais... les problèmes. Hein. Faut un, un sapin ignifugé ou sinon voilà. on ramener un sapin normal avec une bombe Tout à fait. Eh ben voilà. Eh ben on va mettre des sapins normaux, ils en vendent partout autour Qu de Qu'est-ce que t'en penses de celui-là, toi Et Il est, est dégueulasse. C'est unanime. Non mais je suis là, descendu, descendu exprès pour le voir. Ah, c'est la, pas la ah, première fois ah, que la sécu ah, est à deux doigts de sortir un sapin de Noël. C'est jamais arrivé. Vous avez jamais un sapin de Noël qui se fait virer de boîte Jamais. Jamais à fois, il n'y a que chez nous. Là, c'est la première fois qu'on a fait... <rire> c'est pas possible Je sens qu'il va te déprimer Mais là il déprime ouais, ouais, il il déjà C'est ouais. avec nous dans un instant Nous aurons le devine qui c'est Dans un instant euh, qu'est-ce qu'on fait encore oh, Excusez-moi Coco oui. C'était obligé aussi la fausse neige ah non, mais ça <rire> ah, mais On s'en colle partout Parce que là il y en a partout Et ça va être pendant une semaine Excusez-moi Arrête T'en connais dans euh, La botte qui porte les crayons On est obligé aussi ou pas oh, Ça c'est bien C'est bien Mais putain t'as 80 ans dans ta tête ou quoi C'est oui, bien ça euh, C'est sympa moi, Si je tu veux, veux j'ai la chaussette qui va avec Ah oh, merde Mais moi C'est génial Bon euh... <rire> On y est là Alors ah. on est à 100% de non c'est dégueu Ah ouais Je pense que vous avez quoi Il va que je fasse un truc hein. On partage le studio des fois de temps en temps avec ChériFM On va, on va aller faire quelque chose on va, on va les aider Restez le avec nous J'espère que tout se passe bien Dans un instant le devine qui c'est Je lirai beaucoup de vos messages Qui arrivent sur tous les réseaux sociaux Vous êtes 10 millions à me suivre sur tous les réseaux Merci restez là I see you walking with a hippie dance Your neon skirt pensé au gilet jaune depuis le temps qu'on en parle depuis le temps qu'on met cette chanson fallait lui laisser euh, chanter chez nous cette chanson ce garçon bah bien sûr il s'appelle Cob Jordan son oui son c'est pas écrit son sur mon, mon écran pour ça que alors monsieur Bordas, le numéro 1 France, <rire> ouais. quoi, déjà le cadeau de Noël de mon enfance oh, oh, oh, oh. Fond, des accessoires j'ai des accessoires une question encore dans une chaussette oui pourquoi une boule à facettes C'est festif. moi Pourquoi des cloches Je ne sais pas. Pourquoi des cloches, pas, Pourquoi je... les cloches plafond Elle est moche, elle est moche Il y en a deux avec des cloches de Noël. Mais parce que chez EFM, ils sont en avance, ils ont mis Pâques déjà. C'est ça Pâques et Noël, c'est... Pas des cloches en papier. C'est Pâuel. C'est Pâuel. C'est mélange des deux, c'est une nouvelle fête. Alors on y va, Pardaz. Du tas. coup, le hashtag, le cadeau de Noël de mon enfance, il y a Valentin qui nous dit, c'était mes action man, je les faisais s'accoupler avec les barbie de ma sœur. On a tous essayé, ça ne marche pas On a Rakija aussi qui nous dit le cadeau de Noël de mon enfance, la Nintendonesse avec Duck Hunt et Metroid. Ouais, oh là là bon. ah ouais, Moi je ne connais si pas. tu tirais sur des canards. Ok, quoi d'autre On Génial. a Elsa qui nous dit le cadeau de Noël de mon enfance, un lecteur un lecteur CD portable et le CD des 15 Chibs de 1992 avec Cindy Loper William Scheler, Joe Cooker et François Feldman. Ah oui, c'est précis. Ouais. Ah, ça fait très très mal. Un dernier, vite, allez. Un dernier, il y a Vanessa qui nous dit le cadeau de Noël de mon enfance, dessinons la mode, c'était le meilleur jeu du monde. Apparemment sauf que tu jouais toi. Ah ouais, dessinons la main. Oui, tout la mode. Tout moi j'avais moi oui. j'avais le, le truc play -Doh. Vous savez la pâte à modeler. Je faisais des pizzas et je faisais des frites ah, avec le. Ah, moi je, faisais, ah ouais. je burger, moi je faisais le burger. Ouais, mais le problème c'est comme moi je suis un psychopathe, tu le pot jaune, le pot bleu, le pot rouge et le vert. Mélanger. Je voulais pas mélanger. les couleurs donc après quand j'avais fait <rire> mon burger, je rend enlevé tout puis je faisais remettre les frites oh, le oh La viande avec la viande sinon les couleurs se mélangent. Plein de messages sur les réseaux sociaux sur le One Man Ar One. Je vous remercie tout le monde et une demoiselle qui s'appelle Cécile. Elle dit, salut Coé, si tu t'as la grippe On saura pourquoi, merci pour le spectacle qui est top Je me suis amusé ce soir, je me souviens de Mademoiselle Troisième oui. rang, elle Avec était malade plaid. comme tout Elle était malade, je dis, tu me le dis à la fin, merci <rire> Super spectacle de Coé, monsieur Jeff Aussi, euh, je viendrai vous revoir à Paris ou à Rouen, gros bisous Hier j'étais voir le spectacle de Miko Un certain Coé qui débute sur scène, ah oui de, du pote de Mico, d'accord, il y a plein de gentils messages merci pour ce super spectacle, une heure de fou rire plus qu'à venir en live dans l'émission, venez hein, vous êtes les bienvenus, je vous lis encore un petit message samedi prochain, je viendrai de Belgique avec ma soeur pour te voir à Lille j'aimerais savoir s'il y aurait une séance de dédicace organisée mais puis un surprise, oui, oui. mais tout le temps on fait enfin. ça, plus plein de messages plus le devine qui c'est, plus plein de surprises c'est ce qui vous attend dans un instant, restez avec nous on est en public, on est sur énergie la playlist suprême et de retour sur énergie pour Noël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 Ou avant fin décembre. Soyez attentif. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros.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 Pour la météo, c'est pas un cadeau, mais en exclusivité chez vert pour l'achat de pneus Michelin, vous avez jusqu'à 80 euros offerts.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 C'est Noël avant l'heure. Jusqu'à moins 50% que du bonheur. J'ai jusqu'au 18 pour commander et à Noël, on est tous gâtés. Et si je change d'avis, le retour est gratuit. Préparez Noël avec les Fresh Days Zalando. Profitez de remise jusqu'à moins 50% sur la mode femme, homme et enfant. Livraison garantie avant Noël pour toute commande jusqu'au 18 décembre. Et les retours sont toujours gratuits. Détails de l'offre sur zalando.fr Zalando J'ai .fr. Zalando. un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 Venez nous voir tous les jours Nous sommes en public, -public Vous serez avec nous, vous serez dans le public Vous serez bien, voilà ça nous fait très plaisir Vous verrez des stars Jeudi vous verrez Rita Ora oui. Vendredi vous verrez Jennifer yes. Et puis tout à l'heure vous allez rater Chilets jaunets Chilets jaunets C'est rentré dans la tête cette chanson ouais, ouais. C'est ouais. un truc de Chilets jaunets La base il faisait du... la zomba je crois Ah bon oui. eh bien, il nous dira, Zumba, eh bien, il Zumba, il nous dira vrai tout vrai. ça tout à l'heure Parce qu'il y a peut-être la chorégraphie à découvrir Il y a peut-être des nouveaux trucs Et vrai. surtout on nous a dit qu'il y aurait une nouvelle version ah oui Donc, on va voir Tout à l'heure nous poserons euh, une question Nous essaierons de trouver un sapin Qui va bien avec les animaux Pourquoi je vous dis ça Parce que tous les propriétaires de chats Le savent Sapin de Noël et chat ne font pas bon ménage oh, non. Non, non, non. Une boule qui brille Le chat il décide d'aller de prendre celle qui va tout là-haut Il grimpe dans l'arbre Bam L'arbre est par terre T'aimes ton chat, tu relèves le sapin 10 minutes après, il est dedans Bam Il y a que dans le nôtre, là le tout minable qui pourrait pas monter Le non. chat il se rend en bas, veux pas non. Ah non, il, non, il aurait ça. la honte il ouais, minable. Minable, Le chat, il, avec sa petite patte, il montre le sapin Il fait ça Non, même pas. Ça, oh, vais je vais ah, no, ouais. ah, pose pas mes griffes. Ah, de la vie. Ah, non, non, je faire, je préfère les faire sur ton canapé. C'est ah, tellement plus sympa. Tellement plus sympa de niquer ton canapé. Ah, ton chat il t'a niqué ton canapé. Ouais, ouais, complètement. Oh, c'est le seul truc qui l'a niqué. Ah il est coupé. <rire> Euh, non déjà c'est une ah bon. elle, elle est coupée ouais, elle est coupée mais Non mais elle m'a pas abîmé autre chose dans la partie C'est ce que je dire Il y avait pas de genre de Mais parce que le tous les gens Qui qu'on déchac coupé c'est le seul truc qui dit c'est le canapé aussi oui, le hein Je voudrais bien faire autre chose mais il peut pas Pierre Nicolas je lis quelques-uns des messages en fait de vin qui s'est ouais. trop content d'avoir découvert le before depuis septembre tu es un vrai distributeur de bonne humeur je t'adore Koé et toute ton équipe tout le monde tout le monde Mirna Potel nous dit juste pour vous dire que vous êtes super Si Marie Merde Coco Regarde Oh mais la tristesse, on a 26 la déco minutes. Regarde, ça commence ça. déjà Tiens, installez ça C'est toi, ça, ou c'est chez moi C'est les deux C'est quoi, c'est les deux Il n'y en a pas un qui a mis de la et l'autre qui a poussé a mais Non, mais vous écoutez ça a été... Allez, allez, allez C'est l'intention qui compte, c'est l'Esprit de Noël C'est qu'ils étaient hyper contents Ils sont montés, ils ont dit « Le studio, il est magnifique, les gars, vous allez kiffer !» Dégueulasse. Dégueulasse. 26 Dégueulasse. minutes à tout qui part. Ah, ah, Arrête, franchement, je, bah, bah, beau, je préfère lire les messages parce que déprimé. Juste pour vous dire que vous êtes super. Si mon mari es aussi marrant que vous. Je dirais oui. Je dirais oui une seconde fois. Bonne continuation, très bonne fête de fin d'année. Ça s'appelle Myrna, On l'embrasse. Myrna Potel ainsi que monsieur Potel qui est son qui est son mari pas rien a, du tout. A l'air très marrant. <rire> Message de Saïd, je m'appelle Saïd Dardouri. OK. Je suis joueur de foot à l'ASC Bichheim en National 3 je me permets de vous écrire afin de savoir si vous pouviez partager le but que j'ai inscrit ce week-end contre le FC Mulhouse c énorme afin de tirer le maximum de vues et pourquoi pas passer sur Téléfoot dimanche matin <rire> et pourquoi pas un peu de sport dans vos publications et eh bien écoute Saïd on n'a pas partagé ton magnifique but euh, mais on est de tout coeur avec toi voilà il s'appelle Saïd Dardouri et si vous Factor. bossez à Téléfoot euh, parlez de le son but quand même bah oui. contre le FC eh, Mulhouse moi je l'ai vu il est très beau Reprise de volée C'est vrai Sur Corner bah, Il a un l'air fier Il a l'air fier visiblement ouais. <rire> Message de Vanel Qui me dit Du rire de la joie Du bonheur Tellement de plaisir En une vidéo A ah, la vidéo avec euh, Quand on offre les cadeaux Aux gens dans ah, le magasin but familles. Allez la voir Allez sur ma chaîne YouTube On vous a fait des liens Un peu partout Allez la voir Vous verrez Non seulement c'est marrant Les familles sont adorables Mais en plus voilà Ça nous a fait plaisir de le faire Guillaume qui me dit Coé Quand tu on te retrouve Le fils caché de Kohé et De Jul Il est sur BFM TV Allez encore du foutage de gueule Allez hop On y va <rire> Ah ouais. mais dingue dès, dès que c'est un gros, c'est moi. En plus il s'appelle Ronde le mec. <rire> s'appelle ouais, Axel Ronde, ça ça rend pas ça pas. Non mais pas du tout hein. pour le coup Allez tout. on continue, Gaïtan dit, il y a une page complète remplie de 27 P différents. Il <rire> ah, y a une bande spéciale P pour l'interrogation. Ah oui, c'est le passage dans l'émission de Big Floyo. Parce qu'ils avaient pris le studio et ils avaient une page avec des rots Ah oui, oui oui oui Et je leur ai dit les gars prenez la page d'à côté il n'y a que d'épée et, ont... et donc je crois qu'ils ont beaucoup joué avec ça C'était samedi <rire> soir sur énergie Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme message euh, Voilà euh, Coé, oubliez les hauts tacos Vous avez un vrai défi pour monsieur Jeff La pizza la plus longue du du monde 1m93 de pizza Jeff est-ce que tu es prêt à relever 1 km. le défi Oh c'est un apéritif ça 1km de pizza Ouais Oui alors là oui bon oh on en parlait <rire> oh être... ça j'aurais pas être la canalisation <rire> euh, quoi d'autre encore on finit avec Aurore bonjour Corie bonjour toute l'équipe je sais pas si mon message sera lu mais je tente je travaille au cinéma de 50 ans on organise une vente d'affiches le 22 23 décembre au profit de l'association Le petit monde de Raphaël que mon collègue a créé car son enfant était atteint d'une maladie rare Je voulais savoir s'il est possible pour vous de faire une petite vidéo qu'on pourrait poster sur sa page qu'on pourrait aussi diffuser sur le cinéma faire une petite promo pour les ventes d'affiches Et ben je vais vous le faire euh, là dans un instant bon, on peut pas faire plus vite Monsieur Bordas, mettez votre écran dans ah, quelques minutes bon. Je la fais, mais pas à l'antenne je, la ah, okay. je la fais en antenne parce que c'est un peu long Devine qui c'est, on est parti, go on Et est ensuite, ensuite j'appelle un magasin de sapin Pour voir s'ils ont des sapins anti-chat Et s'ils peuvent nous reprendre celui-là ah, oui. <rire> Non, ils reprendront pas non. <rire> Si, si, si, si t'as qu'à faire non, En même temps, si on peut en guider des nouveaux bah, pour oui, demain Un échange Non mais Pierre, mais regarde pas avec tes yeux de pitié Il est pourri, ton sapin, il est et pourri oui, il est Allô Oui, allô Odile Oui Bonjour, devine qui c'est Je ne devine pas, non, je Ka sais pas. Capel ah, pour euh, dire un petit bonjour. Oui. C'est la famille. Bah, écoute, je trouve, non, je ne m'entends pas bien. Tu me reconnais pas Non. Ah, ben, qui ça peut être Non, c'est vrai. <rire> <rire> hein, qui, qui ça peut être, Capel, pour pour dire bonjour bah, Écoute, je sais pas. Ah, il un effort. Bah non, je vais pas... Bah si, bah pas... moi je fais un effort, je t'appelle, tu pourrais faire un effort de trouver, je te dis la famille Bah je hmm sais pas Bah t'as pas cherché non. Bah la famille, qui ça peut être Bah j'en sais rien euh, oh, je Bah sais écoute, mais tu sais que c'est pour ça que tu es souvent toute seule, parce que t'es... On ne t'aime pas dans la famille, on le dit hein Ah oui. bah oui, bah oui, on le dit souvent, on dit elle n'est pas sympa, regarde, je t'appelle pour dire bonjour, comment tu Mais me parles J'ai répondu, j'ai dit bonjour Oui bah t'as dit bonjour, après t'as été désagréable, une formule de politesse Non j'ai pas oh, On le dit, on dit elle est désagréable, elle est désagréable On parlait de toi encore dimanche Ah oui Ah oui Et alors Bah alors il y en Et a de un de qui rapport. a dit oh, je peux pas la blairer, moi j'ai dit oh, oui. euh, si, moi non plus Moi je me oui. suis dit allez sympa, je vais l'appeler pour dire bonjour, voilà le résultat Bah oui. oui Alors, oh vraiment, t'étonnes après que t'as pas de cadeau à Noël Oui, j'en ai eu plein Oh, t'as quoi, t'as quoi mmh. Noël qui arrive, il n'y a pas de cadeau Bon, bah écoute, ah, ça voilà. va Elle eh voilà, ouais. cherche aussi, c'est oh. sympa, t'aurais des cadeaux Devine qui c'est non, non, mais ça va, là euh, voilà. Qu'appelle pour dire bonjour, devine qui c'est J'ai dit bonjour, c'est bon Oui, mais t'as pas deviné qui c'était Non, mais parce qu'en général, je ne parle qu'à des gens qui se nomment en premier Oui, mais ça, c'est une surprise si Je, non, je bah, te euh, dis, voilà, je, suis dit, je suis de la famille, j'appelle pour dire bonjour Donc, qui ça peut être Ah bah écoute, on rien Allez, je te laisse chercher. Bon, ben, je regarde la télé, c'est bon. Non, ben, je te laisse chercher pendant que tu regardes la télé. Vas-y, dis-moi. Alors, d'après toi, qui c'est qu'appelle Allô Oui, non, mais ça va. Euh, je vais pas rester là comme ça. Euh... Ben, mais tu n'as pas fait de proposition Non, je ne fais pas de proposition. Ben, si je te dis que c'est la famille proche. Je ne sais pas qui c'est. Tu te souviens plus qui il y a dans la famille Ouais, C'est pour ça qu'on ne t'aime pas dans la famille non plus. Là, je tenais à te le dire, au moins. Hein On t'appelle souvent pour te souhaiter bonne année euh, Oui, régulièrement. Bah, bon, tout, toute l'année, <rire> <'année>. à Pâques, <rire> à Pâques. Oui. on souhaite bonne année. <rire> au mois de juillet, bonne année. <rire> tout le temps, tout le temps, on t'appelle pour te souhaiter bonne année. Bon bah tant pis. J'avais une bonne nouvelle à t'annoncer. Écoute, je veux toujours la donner Tu veux que je te la je rien, Alors elle va te faire plaisir hein Tu sais quoi Hein allô Allo Oui ça y est Oui est... Oh bah quoi <rire> M'engueule pas non plus J'allais te donner une bonne nouvelle J'ai plus envie Non, non, tant bien. pis Bon, bon salut bon Odile bien. Au revoir Et bonne année <rire> Je la souhaite tous les jours, donc bonne année et parti C'est oui, pas parti, tu raccroches jamais en fait, on <rire> croit que tu pars mais tu pars pas. Tu es toujours là. Ce type donnait Bonne année Audil. Bonne année Audil. Bonne année Audil. Elle est sympa. Ouais, mais... elle est sympa. Elle mérite d'être pas connue. Oui, c'est ça. Elle est, est avenante, vrai, avenante. avenante. avenante. Conviviale. <rire> Exactement. Ah, chaleureux. Chaleureux, chaleureux. Comme le oui. film Aquaman. Dis, euh, euh, rafraîchissant. Ah, ouais. À bientôt Audil. Dis plus à bientôt. T'es en oh rêve Odile oh T'as mis ton gilet jaune de la politesse Tu t'es mis au rond-point du bonheur Odile oh Je ne sais pas ce qu'elle a regardé à la télé, mais... Ça a l'air passionnant, <rire> hein Il <rire> y quoi ce là Il y question pour un champion Ah, ah oui, ouais. ah c'est ça. Ah oui, ça. Ça? ça Parle plus, Odile oh Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3 Odile oh On préfère Samuel et Etienne Odile Odile Ouh Je vais raccrocher oh, deal, deal, deal. Je vais raccrocher, je raccroche Mon doigt il est sur le bouton ah. Attention je pars Attention. <rire> Oh on <rire> m'a saoulé Bon oh. bienvenue sur l'énergie <rire> oh. cool. Y a-t-il des sapins anti-chat pour choper les boules reste avec nous, on s'occupe de ça dans un instant yeah. ti, Pero tú puesta para mí uh -huh. Tú eres mía, y tú sabes que es mía. Mía, tú me enamorabas así. Cuando yo te lo hacía, yo yeah, eres mía." Mía, tus agres mía. Mía, me enamorabas te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. No eres tu cadera es mía, mía tus caderas mía, mía tú me malo decías, cuando yo te lo hacía, eh yeah, dile que tú eres mía Il peut en décaler et tout Et dans le public Ils sont bien Ils ont des bonnes têtes aujourd'hui Ils ont des bonnes têtes La demoiselle va au deuxième directement Quand j'ai parlé des chats et des sapins La demoiselle elle a secoué la tête comme ça Oh oui tu as un chat J'en ai quatre Oh là là Oh là là oh oh Mais oui. pourquoi autant Comme ça Oui Pour ça le, le plaisir ah Oui ça va L'odeur euh, lit euh, de litières ça va Parce qu'une litière... un ah non ça va Oui mais ils vont beaucoup dehors Ah ils vont beaucoup d'heures D'accord oui. Okay. Et le canapé et... Et... Mais ça chante quand même sur le sapin, hein, malgré qu'il y a les arbres dehors C'est ce que je voulais savoir ah Donc là il là. monte quand même dans le sapin de Noël Comment tu fais pour qu'il tombe pas Le sapin ouais Je l'ai avec des fils de fer Ah, ah ouais, Non, c'est pas vrai C'est sympa, il le pied jaloux aussi dans les branches ouais, qui les marchent ouais. <rire> Ou tu l'électrifies Oh <rire> non, Tiens. les barbelés On va en parler ça On va en... Non, faites pas ça, faites pas ça ouais. C'est pas... bizarre tes guirlandes dans ce débarbelé <rire> pour les chats, je t'expliquerai C'est pour le chat comment ils s'appellent les chats Oh, Alors Allez. il y a Oreo, Oslo, Olaf Et euh, Némésis Et ça fait quoi de plus faire l'amour <rire> Je te retourne la question oh, J'en ai qu'un oh oh oh, ah, Justement, justement c'est difficile <rire> Justement Je suis bien placé Pourquoi euh, pourquoi quand on a des chats on fait plus la bourre Non, il te idée, ça. Non, tu as l'air a... sûr, très bien. Non, c'est vrai, euh, il te regarde pas. Moi <rire> quand j'avais j'avais chats, il te regarde. Si tu commences, tu ferme pas la porte, ils se mettent au pied du lit. C'est le font... chien qui te regarde. Ah aussi oui, mais les chats aussi, ils me regardaient. Le chat voilà. te regarde. Les deux chats me regardent. Ah mais parce qu'ils montent ouais. as vu aussi qu'ils montraient de la pâte à l'autre, il fait regarde, c'est jamais ça. Attends, tu fais la bourre, c'est un spectacle. Non, mais le chat, il... <rire> le chat il parle à l'autre fait "Eh, sur les croquettes, il part Okay. <rire> moi j'avais mon lentille. chien j'avais mon chien je me souviens quand des fois tu fais l'amour il est de ça me gêner moi ça m'a toujours gêné tu es là tu tentes, tu crois que c'est bien ce que tu fais et tu sais il était comme ça la, la tête entre les pattes c'est très chien ça il regarde il, il se relève comme ça la tête genre genre il n'est pas réveillé tu vois il a les yeux comme ça et il te regarde donc toi, <rire> ah, ah, toi inconsciemment toi, tu sais pas tu sais pas tu te dis pour vous que, toi, que, ouais. toi, tu vois, que oui Tu sais te faire une perf quoi, ça sert à rien parce <rire> t es, t es, si un public. Tu fais ton chien mais moi tu me mets un public, je suis comme un fou, tu vois, c'est le Et là, il te regarde avec ta tête de parvier et il fait Et il se rendor. Et <rire> eh ben moi ça, ça me vexait. Ça m'a beaucoup vexé, ça oh, m'a beaucoup Allez, est-ce qu'on peut avoir un magasin de euh, sapins dans lesquels il y a des sapins anti-chiens. Je fais lequel Je vais à Oriac. Pourquoi tu m'as pris un magasin comme ça, ils font pas des sapins eux si. Euh, si si si. si, si. C'est des faux sapins, ça va être des merdouilles comme ça. Et eh vas sinon je te mets un pépiniériste. Bah C'est-à-dire qu'en bon, euh, <rire> qu période de Noël, j'aurais préféré faire honneur bah, à ceux ouais, qui vendent des, en des sapins en position 3, tu vois. OK, je te remercie beaucoup. en position 3, c'est un pépinière Voilà, exactement. Okay, génial, merci beaucoup. Ah non, il m'a émis des trucs où ils vendent de tout et des faux sapins. Non, des sapins, j'ai que ça. Oui, bonsoir, ouais, bonsoir c'est la pépinière Oui. Bonsoir monsieur, est-ce qu'il vous reste des sapins Il reste des sapins, oui. Alors, je vous explique, j'ai un problème. J'ai trois chats à la maison, vous voyez Oui. Et mon sapin de Noël, il est plus souvent par terre que debout. Donc, je voulais savoir <rire> si vous aviez des sapins un peu anti-chats qui peuvent... Euh... <rire> bah, non, mais je, je, je sais que ça fait rire, mais vous savez, je sais pas si vous avez des chats, mais vous voyez... Euh... Oui, euh, oui, c'est -ce oui, compliqué. Un, voilà, un socle en béton ouais. armé, je sais pas, un truc. Est ce que Qu'est-ce que je pourrais avoir Ah bah je sais pas ça il faudrait effectivement euh, je sais pas mettre euh, le sapin sous cloche ou le sapin Non, non je, peux ouais. Ouais, je peux pas chaque année il est par terre donc euh, qu'est-ce que je peux faire bah, Je sais pas mettre les chats en gardénage je tombe dedans. Ah non vous savez <rire> ces, petites, ces petites boules d'amour on les aime tellement qu'on peut pas peut pas <rire> s'en ouais. séparer. Comprends, comprends. Est-ce que vous pourriez, je sais pas, une petite guirlande électrique trifiquant et trafiquée, voyez, genre euh, s'il monte trop, pff, un petit coup de J'ai une idée, oui. petite slag, mais pas grand-chose du 12 V, histoire que Bah oui, bien sûr, je comprends, ouais, mais non, j'ai pas ça. D'accord. Mmh. Est-ce que vous avez des figurines tapettes à souris que je pourrais accrocher au sapin <rire> Ça y monte, puis si bon de non, j'ai pas ça non plus. Qui okay, de la glu sur les branches, c'est possible Ça ça ça ça peut se trouver ça. C'est comme ça, ça, ça si le sapin il tombe, il me en pas, genre ah, c'est pas moi. Et il restera euh... <rire> voyez <rire> oui, bon, on peut accrocher aussi des, des, des... on dit euh, c'est comme chien chat pas, accrocher un, deux... un chien ou deux ou mettre met voilà très bien vous avez des pites bulles sapin? décoratifs bah, ça peut se faire Ouais Alors, on, p... ouais, on pourrait, pourrait mettre oui. ça ouais. Ouais, voilà bah, je vous conseille ça Ouais ouais ouais ouais ah. ouais ouais ouais ouais ouais on pourrait mettre ça on pourrait mettre ça voilà Ou le drapeau de la Corée du Sud, ça pourrait le faire flipper, parce que c est... C est du nord, du nord. le chat, il va arriver là-haut, il va dire « Oh non, ça... le, nord, le Nord, ça fait pire descendre ouais. ». D'accord, vous avez rien de tout ça alors ah, Je n'ai rien de tout ça, non. Ça, bon. Je peux vous trouver un chien, j'ai une amie qui est, qui est très active, euh, un bon. cœur sans toit, là. Alors, là, je, peux, je peux vous mettre en relation avec elle. Ah, bah, oui. là, vous trouvez un chien euh, un chien qui a été euh, un chien bien agressif, qui a été matu, là <rire> Et vous mettez ça au pied le greffier, euh, il va passer franchement ouais c est c est... Oui, c'est ça, c'est voilà, je mets un truc décoratif, mais qui fait que... Très bonne idée. C'est bien pour les enfants. Voilà. C'est bien, comme ça les enfants, ils passent pas non plus. Ah bah, le chat passe non, plus, vous les vous plus. enfants passent plus, le Père Noël passe plus. Même moi, passe. je rentre plus. Le chien est comme ça, je rentre plus. Bon, vous êtes simple, il est où vous êtes... elle, vous êtes... elle est où, la pépinière Eh bien, elle est... A autre chose. Vous allez venir d'où Moi, j'habite personnellement, momentanément, là, je suis à Paris. Je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Ouais d'accord. OK. Ouais, tout à fait, public <rire> applaudissements. Ouais, absolument, absolument. On est où là On est à haute tion Brans-sur-Lotion. On est où là euh, Là, vous êtes à Brans-sur-Lotion là, vous êtes au bah. pépinière de Lotion, à Brans-sur-Lotion, une belle pépinière de l'Ouest. À Brans. Ouais. Vous à habitez à Brans Ouais. Ouais, ouais. ouais. Oh. Ah oui, ouais ouais, ouais, ouais, ouais. La plus belle pépinière de l'Ouest, c'est dire dans quel, ah, quel oui, département oui, oui, C'est sûr, dans le 49, on dans... est près d'Angers à 12 km à l'est d'Angers. D'accord, très bien. Ben écoutez, c'est un peu loin pour aller prendre à sa mais en tout cas Je avec oh c'est gentil bah, Vous savez quoi, j'ai <rire> presque envie d'y aller Mais je vous attends <rire> je Bisous, je vous embrasse, ah à bientôt Envoie la béfinière, il, il adora C'est joli quand même d'habiter à bras Oh, messieurs Donnez pas mère. pour moi, donnez à manger pour le singe Donnez de la monnaie Elles sont liées bien souvent ah et parfois elles sont libres Elles font des cerfs volants Elles écrivent des livres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 console les enfants celles qui nous unissent sommes qui nous punissent moi ma main, je l'attends donne moi ta main gaminrend la sphère nous ferons une ronde une échelle C'est ça. Quand elles sont baladeuses tu les prends dans la gueule. Elles sont eu bien souvent il y des gens qui la gagent. On te on les met à couper il y des gens qui les demandent. C'est qui change des armes, ça qui sèche de l'arme qui console les enfants. Seules qui nous unit ça qui nous punit. Donne-moi ta main perdu tu sais comme toi prend la peine j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue tu sais on peut faire des chaînes et aujourd'hui c'est moi qui prend la tienne dans moi ta main J'adore Claudio Capéo. Bienvenue sur Énergie ce soir et à partir de ce soir seulement les enfants vont pouvoir faire gagner les parents en gros vous êtes un enfant, tu es un enfant mon grand 0870 42 48 c'est ah. gratuit ça ne coûtera rien et vous êtes des parents et votre enfant ne sert à rien, faites-le bosser ce soir <rire> grâce à ses réponses il vous fera gagner des cadeaux 0800 70 42 48 on parlera du pire cadeau de Noël que vous ayez eu, le hashtag est toujours bien classé Oui toujours numéro 2 nous aurons Pornhub dans un instant et les chiffres ouais. et nous aurons la mauvaise surprise de Noël et du calendrier de l'avant de l'Or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 Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites « Nos radiateurs sont aussi vieux que la maison, alors je sais, il faudrait tous les changer d'un coup, mais pff, franchement, je vais déjà commencer par un. » On vous répond « Bénéficiez jusqu'au 24 décembre de 15% de remise sur les radiateurs équation à partir de 3HT. Une bonne occasion de faire des économies sur vos radiateurs et sur vos factures d'énergie. » Leroy Merlin et vos projets vont plus loin.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 offre non cumulable réservée aux particuliers valable jusqu'au 31 décembre 2019 dans les points de vente Citroën participants détail sur citroen.fr Vous avez 66 millions de nouveaux messages Bonjour c'est Discount Cérémy j'aimerais une PlayStation 4 un batteur un casque audio un... une machine expresso un téléphone un show... une paire de baskets profitez un... des matins des prix cadeaux sur C'est Discount et bien sûr la livraison est gratuite et garantie avant Noël C'est Discount C'est n'économisez pas votre plaisir voir conditions sur le site C'est Discount Salut C'est Manu toi qui l'a conduit Calalée toi qui a dansé toute la nuit avec un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 avec 150 radio digitale. Energy et Music en.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 Téléchargez l'appli gratuite et économiser Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette électrique. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Euh, Patrick Vous aussi changez pour l'électrique et devenez l'énergie qui change tout. Jusqu'au 15 janvier, pour tout nouveau contrat d'énergie, EDF vous fait gagner des vélos. Électrique Appelez le 3004, service et appels gratuit règlement sur edf.fr, slash moins-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons là Leclerc. Maman, je te vois avec ma boîte de chocolat. J'adore ces assortiments de chocolat suchins. Eh bien, parfait En ce moment, chez Leclerc, 30% de réduction immédiate sur la boîte. Marché de Noël de Suchart. 30% sur tes chocolats préférés Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 18 au 31 décembre, l'assortiment de 300 g de chocolat Marché de Noël de Suchart, avec 30% de réduction immédiate, est à 5,52 euros, soit 18,40 euros le kilo. Voir modalité et magasin participants sur www.1.leclerc. On y goûte Pour votre santé, évitez de grignoter. Oh. À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur my canal Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La de Famille sur OCS, Santa et compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, Tablet, Smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Coué revient dans 3 minutes sur Énergie night instead of going down to find trouble that's just trouble I think I run away sometimes whenever I get too vulnerable that's not your fault See, so I want to stay down faire un blind test spécial Noël dans un instant oui, il oui. sera notre invité vous en avez hey, entendu hey, parler la je vidéo je fait 11 millions de hey, vues quand je même je hein. Je hey, hey. il y aura jeudi Ritaora hey. et vendredi Jennifer sera là faire la queue bon, enfin, bon, On peut se reposer entre les deux bien, bon, bien sûr que Je ne suis qu'un homme ouais, Encore et encore, c'est bien Mais bon, laissez-nous dormir un petit peu euh, Dans un instant également, nous aurons une petite annonce Vous savez que ça y est, ça commence Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants Qui veulent le soir de Noël avoir des Pères Noël oui. Ça c'est un petit job, hein, je vous dis Pour ceux qui veulent se faire un peu de sous le 24 au soir Alors voilà, faut pas avoir envie de passer Noël en famille Mais si vous voulez le 24 au soir et le 25 Vous, achetez, vous prenez un costume de Père Noël et vous allez dans toutes les familles et vous faites un petit dans votre ville, pouvez vous faire 10, 12 clients, 15 clients par soir. Il rien de sexuel là-dedans. Non, non, non, ouais, euh, bien sûr, on a compris. Alors, il y aura la petite annonce dans un instant. Je suis à la recherche d'un père Noël qui pourra se rendre à mon domicile le soir du 24. Nous sommes dans la, en Alsace, entre 20h et 21h, normal parce que les enfants se couchent après. oui Je suis prête à donner 60 euros si vous disposez du costume, sinon 30 euros. Ah ouais Alors attends, 60 euros Tu te fais 10 personnes dans la soirée ouais. Je vous laisse faire un ah, petit fait calcul 600, 600 Tu te fais ton 600 dans la soirée C'est joli, c'est pas, pas, pas mal Oh oh oh ouais, ouais. J'en ai d'autres ah <rire> Et t'as 90% de chance d'avoir les enfants qui chialent Parce oui, les enfants ah ouais. Ils veulent voir le Père Noël Et quand tu le ramènes, ils font ah Il y a qu'à voir dans les centres commerciaux Fais une photo non non les, gamins, les griffes, tu sais, par terre Non Mais ah c'est impressionnant quand même' Oui c'est vrai, ouais, vrai, vrai, vrai. Ouais, bon, en tout cas vous pouvez vous faire des sous tout à l'heure j'essaierai de me proposer moi <rire> euh, pour essayer de bah, pourquoi pas bah, oui pourquoi pourquoi pas, as pas, mais bien sûr en attendant vous allez pouvoir jouer avec nous tous les jours il y aura des enfants qui ont pourra jouer avec nous inscrivez-vous coé à ténergie.com les, les, les vous nous écoutez vous êtes les parents faites jouer vos enfants ouais. c'est simple la vérité sort toujours de la bouche des les enfants vous est-ce que nous allons vérifier avec Jules qui a 9 ans ça va Jules Coucou, Coué, coucou la famille Salut mon Jules salut. Comment ça va Jules Bien. Est-ce que tu es en pleine forme Oui. Est-ce que tu as bien travaillé cette année Oui. C'est vrai, tu as c'est combien ta moyenne euh, Ma moyenne sur quoi bah, En tout, en tout. <rire> ta moyenne en, dans, en tout, dans l'ensemble. Euh, c'est euh, en, en sciences euh, en 7 sur 20. 7 sur 20. Attention. Ah, ah, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais il a dit. Mais, mais en, en général, heureusement que tu as bien travaillé. Ouais. Ouais. Moyenne. La non mais <rire> global. Je sais pas encore les bulletins là, mais mais si, les Bien sûr que si bien. les bah, bulletins si, sont si. arrivés, si. c'est euh, Noël, euh, c'est dans bonjour, le premier trimestre. Le bulletin, il est déjà arrivé chez toi non. Ah c'est ce que je dis, les bulletins sont pas encore arrivés, arrivés. Il y a eu les conseils et tout machin. Et alors tes parents, ils disent quoi Ils disent que tu travailles bien, ils disent que tu es gentil, ils disent quoi sur toi Euh, bah, ils disent que je travaille très bien, c'est mieux que ah l'année bon. dernière. Oui, 7 ah sur 20, 20. Ah, ouais, c'est vrai que tu en progrès, tu combien l'année dernière C'était moins bien euh, oui. Ah, bah, on est mieux cette année alors, on est mieux cette année. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ouais. Jules euh, je vais être footballeur. Voilà, ah bon alors te fais pas chier en science. Ah ouais. Ah ouais, si, on voilà, ni en science ni en français, t'as merde pas la vie. On fout, oh, voilà, regarde, on te une telle réussite avec euh, bon. Non, non, continue à l'école, les écoute pas. Bah, tu vas être footballeur vraiment Tu joues bien au foot Euh, oui euh, depuis depuis depuis mes depuis mes 7 ans je, je fais du foot. Vous imaginez que là on est peut-être en train de parler au futur Mbappé. Peut ouais, ouais. Peut là peut-être qu'il sera dans téléfoot dans 10 ans ce gamin. Il ira dire merci Koey qui m'a cru D'accord moi <rire> à l'époque. Voilà, euh... il m'a dit les footballeurs sont tous débiles, il y a pas besoin de dossier à l'école. <rire> merci pour tout. Jules, attention, je vais te poser des questions. Je veux que tu me dises la vérité, d'accord Oui. C'est-à-dire que nous on a déjà posé des questions à tes parents. Ils sont à côté tes parents Euh, oui, ils sont là-bas Alors, euh, ils sont là-bas où euh, Moi, je suis à une table ils sont à l'autre D'accord, vous avez beaucoup de tables Vous vendez des tables Pourquoi Vous avez, vous avez plein non, de tables non. On vend pas de tables, non ah, Non, c'est premier degré Il con, là, toi Que fait papa Que fait maman Il faut quoi Euh, bah, maman, elle est assistante commerciale ouais, Elle vend des dalles C'est quoi son prénom C'est dalle. quoi son prénom Et il y connaît Non, juste son prénom, juste son prénom Émilie. Émilie, elle vend des dalles Oui. D'accord, ok. Et, et, et mon, mon beau-père, il est euh, magasiné cariste. Ouais. Et bah, il vend des palettes. de dalles. <rire> Entre les dalles et les palettes. Il s'appelle Maxime. Il s'appelle Maxime. Ok, très bien. Il s'appelle Maxime. Émilie, euh, il y a pas d'autres frères et sœurs Tu cherches, là, ou tu sais pas Il y a d'autres frères et sœurs, <rire> Je non Je sais pas. Euh, oui, j'ai une, une demi-sœur euh, qui s'appelle Enola, elle a 12 ans Elle est sympa, elle est chiante, elle est comment Tu peux me le dire à moi euh, Elle est un, un, un petit peu chiante et un petit peu sympa Ouais ok, d'accord voilà. <rire> <On se rire> C'est la vie quoi, tu verras, c'est les filles ça tu ouais. Bon, Jules, on va jouer ensemble, d'accord Oui J'ai posé des questions avant, c'est Guy Claude, on est d'accord Guy Claude, tu me le confirmes Oui, je confirme Nous avons posé des questions à ses parents Nous oui. avons cinq questions j'ai déjà la réponse de tes parents. Si okay. jamais tu as quatre bonnes réponses sur 5, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi, par exemple, pour Noël Qu'est-ce qu que vous aimeriez euh, C'est euh, l'iPad. et bien, je vous offre une PS3. Non. <rire> non, non, non, non. Si jamais tu as les bonnes réponses, je t'offre un iPad. D'accord okay. Attention, voici la première question. Comment ta maman appelle ton beau-père quand elle est contente et de bonne humeur Euh... Elle l'appelle euh, chérie. Elle nous a dit chérie, c'est une bonne bravo, réponse. Bravo, bravo un oh, point. Une bonne réponse. Comment ta maman appelle ton beau-père quand elle est énervée contre lui Euh... Maxime. Ah ouais, waouh Moi j'avais Max. Ouais, oh, ça passe, hein. Alors généralement quand tu dis le prénom complet Maxime, c'est que ça gueule vraiment, oui, ça oui, gueule. Ouais. Ben, quand il y, y a plus de chéri, il y a plus de diminutif. C'est <rire> je mets un point d'interrogation sur cette question, je ne la valide pas complètement. Oh oui, je sais, je suis d'accord. <rire> 3 question, qui c'est qui commande à la maison Émilie ou Max Euh c'est euh, surtout Max. C'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Voilà, je valide cette question, c'est Max absolument. On continue, il en reste deux. Qui a eu le plus de chéries entre ton beau-père et ta maman oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh non euh, J'ai la réponse, moi Max C'est bien, tu, tu, tu balances, toi, tu balances <rire> T'es au courant T'es au courant du dos C'est effectivement la réponse que j'ai aussi, c'est Max Voici la dernière question Si jamais tu réponds, tu as l'iPad, d'accord Ok Qu'est-ce que ton beau-père reproche le plus souvent à ta maman qu'il faut qu'elle arrête de faire la gueule et qu'elle fasse du boudin. <rire> il est trop mignon <rire> eh, bien, eh bien, devant moi, il y a écrit qu'il faut qu'elle arrête de faut faire la gueule. gueule. et du eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo, bravo. bravo mon Jules Je t'envoie l'iPad chez toi à la maison et je te souhaite un joyeux Noël Merci Gros bisous mon grand. Est-ce que tu sais pourquoi elle fait la gueule d'ailleurs Il peut-être poser la question oui. une fois Euh, non, ils ne m'ont pas posé la question allez allez là ta mère euh, Oui, elle est, elle est à côté de moi Passe-la moi, allez passe sur la ta... troisième table parce que, <rire> il, y de il y a beaucoup de tables chez nous Passe-moi <rire> ma ta, passe ta maman Emily oui. oh, Bonjour Emily, ça va Salut, Salut tout le monde bah, ouais, Salut, Emily, pourquoi tu fais la gueule <rire> Ça c'est typiquement féminin Ben oui, mais ils enfin, si <rire> il dit souvent que tu arrêtes de faire la gueule Pourquoi tu fais la gueule Bah parce que ça l'énerve, j'aime bien. Ah oui, c'est fini là. Juste eh pour vous oui, chier. Le truc pour nous faire oui, chier. Oui, voilà, normal. Bisous, Émilie, je t'embrasse. La IPAD, on vous l'envoie à la maison. Joyeux donc, Noël. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Dans un instant, je deviens père Noël. Je vais essayer de trouver le boulot. Se un besito bien suavecito, un bebé. sito que no sé, taki, taki, taki, taki, Whoa, oh, oh, oh. i, I want to touch it and tease it and squeeze it with my piggy back is hungry my nigga, you need a piddy at the tight thing freaking i don't want to read it oh. and just so let you know this to 90 is on the beat it hey. he said he really want to see me more i said we should have a date where at the Lem But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me you for? You boss no class You is still I be talking cash When I'm popping my gold, bro I'm a whole bitch And I work like I'm broke still but The love be so fake But the hate be so real The booty sobresale de mi traje No traje panticitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé Lo que tú crees Que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere Comer el Equipage Como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Whoa-oh-oh-oh just like when you come through my way My body already know how to play But work I keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, Ooh. Blow out your have a siesta We can try no one can stop it What my talkie-talkie wants Yeah, my talkie-talkie Give um. it como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki Après j'essaierai de prendre le boulot de Père Noël qu'on cherche pour le 24 On cherche un comédien qui fait le Père Noël Je vais tenter Je vais On va tenter le, le Père Noël Tu sais euh, euh, On va faire un Père Noël différent chaque jour On aura des petites annonces tous les jours Là on va faire le Père Noël un peu chelou d'accord A ouais, ouais. ah, qui il ne faut pas trop confier les cadeaux trop longtemps tu vois, euh, euh, Le Père Noël qui, qui peut te revendre <rire> dans ton dos tu vois, euh, okay. On verra, c'est dans un instant on verra On va commencer sympa puis on, on je je l'ourdirai au fur et à mesure on va voir si la personne veut qu'on tu veut me prendre ou pas. Okay. 60 euros je suis preneur hein. Bon dans le public on va dire bonjour avant qu'on fasse le blind test, préparez-vous. Il y a il y, y a du monde là qui viennent pas d du ils font pas de la radio. Les, devant, si oui, ils sont combien yes. 5 6 Ouais, c'est la friend zone. Ça, ça va les amis ouais. Ça va ah vous êtes tous donc ah. c'est le nom de l'émission et vous êtes tous dans la friend zone. Dans personne n'a fait l'amour avec personne. Exactement. Trop tard, vous êtes donc dans la friend zone. So ouais. sue, too late. Qui a sucé pour être là Non, non, Cité, il a suscité, OK. Il a suscité. OK, okay, okay. Effectivement, vous n'êtes pas près de bosser sur énergie les gars. Un mot, une saloperie et donc effectivement, vous leur attendre un peu avant que vous veniez bosser ici. Euh demoiselle à droite a me dit quelque chose. Oui. Mais tu leur confie le micro à -HU, chucher lui là-bas. Non. Ratez ah, bah, pas allez, les soirées sur ma radio sur internet on Là on peut pas. Bah non, oh, c'est pas le derrière ah, donné. Euh, j'aime bien l'insu <rire> pendant deux mots, moi, je préfère ah, un... internet. Euh Je me souviens de toi Oui Tu étais dans, dans les haters dans le, au forum des Halles Oui mais je pas haters Tu m'aimais bien oui, C'est la seule bien. qui t'aimait ah. bien N'exagère pas toi, la seule qui m'aimait bien non, non, La seule on Les on a... personnes interrogées Ça va, tout se passe bien Tout se passe très bien Tu es aussi dans la fun zone mmh, À temps partiel Ok d'accord <rire> Très bien. Et bien Tout ça pour vous dire que mercredi on va retourner une avec Miko On va retourner un Coé face à ses haters Ce spécial Noël Je vous, la, vous, je vous connaissez le principe, c'est qu'on demande aux gens, on les pousse un peu quand même. Hein, Bien on sûr. Ouais. Miko les chauffe un peu en disant, allez-y, s'il y a quelqu'un... Ouais, Lâchez-vous. Allez-y, donc les gens ils disent des horreurs sur moi et j'arrive derrière. Mais là, on fera une spéciale Noël, c'est-à-dire que plus celui, plus ils m'auront chier dessus, ouais. plus ils me détesteront, plus je leur offrirai un gros cadeau. Ah ouais, un vrai cadeau, cool. hein, pas, ouais, pas ouais, une saloperie. Un vrai, vrai, vrai. cadeau Ah, c'est comme ça. Okay. Oui, histoire qu'ils aient encore plus l'air con. Vous bon êtes moi. Voici le blind test, tout le monde se concentre. Vas-y concentrer'est qu -ce, qu -ce, qu ce qui joue ah, qu'est-ce qu'il faut faire bah, alors vous allez tout jouer il ouais. y a absolument rien à gagner oh, donc bon, non, Jeff <rire> T as... T as... le principe je vous fais écouter les débuts de chanson ouais. ouais vous ne me dites pas le titre ça serait trop facile vous me placez dinde dans la réponse ok d'accord vous me placez dinde dans la, la réponse mais il faut que ça ait un sens hein. oui, oui. D'accord D'accord. On y va. Ramenez la dinde à la maison Ramenez la dinde à la maison, c'est très, très bien, bien joué Cassez des manches comme ça, vu ça mêle une petite... Ramenez la dinde à la maison Ah, c'est bien, on continue. Ça, oh je sais, c'est la dinde de trop. C'est de Edith de Préto, t'as reconnu Edith de Préto à ça Oui, j'ai vu ah, tous est... les C'était effectivement ça, attention Ça ça va me ferait. Ça fait comme, jamais, ça, fait comme jamais, jamais. ça fait comme une dinde. Ça, ah ça, fait ça fait comme une dinde. Comme une dinde. Et, et en plus, vous en verrez et vous penserez à moi <rire> le 24 au soir. Vous, vous aurez Il y en a toujours qui oui. sont sapés comme des dindes. Ça comme une dinde, une dinde. Ça fait comme une dinde. Une dinde. Comme une dinde. Une dinde. On continue. Ah. À la à l'amour Ah, ou à la vie à la dinde, c'était plus sympa <rire> Soprano à la vie à la dinde, <rire> je valide Attention c'est plus compliqué ça wow. Ah je l'ai À la dinde Donc le prince à la dinde, ah, oui, le, prince ça. À la dinde. le prince à la dinde, ah, t'as reconnu je Black Hell ouais. T'as reconnu ça toi oh, ouais. T'es fan à ce point là Ben non, <rire> tu sais quoi, je l'ai même pas vu ce film Attends, attends, attends Je te promets T'as pas vu le film et quand en t'entends oh, À la dinde Oui bah oui Ça que ça sonne très ouais, ça ça le... euh, oui. oriental J'écoute énergie monsieur. Mmh. <rire> Bim. Il va pas passer mille fois non plus celui-là. On continue. Je sais qu'on vient pas en arrière et que tu ne reviendras pas, ça pas ça non plus. Merci. Si tu oui. charges d'attaque. Vous voulez jouer Moi, je trouve, ouais, je trouve que Christophe Maé, on dirait le Vianney du Sud-Ouest. Oui, merci. Oui, mais je l'ai emmené. Je l'ai à la voile. Alors, Alors. C'est le titre. Attends, ah, si je l'ai. Oui Dan, Dan, Dan, Dan. dan. Ouais, bravo, ah, okay. ah, Bernard. Ah, ah, ah, toujours numéro 1, Tété France Oui, toujours. C'est bien. toujours numéro toujours numéro 12. <rire> Ah je l'ai ah, je... je reste une dinde debout <rire> Je reste une dinde debout, oui c'est ça Et un jour une dinde, oh dinde. C'est la bonne la réponse Et un jour une dinde C'est ça, c'est ça, allez on continue J'ai trouvé le sens de la dinde oh, mais trop Le sens de la dinde, sérieux Tal, le sens de la dinde, absolument J'ai voulu dormir oh, C'est pas sympa pour elle Alors là, ça va aller très très vite La bouteille, la, bouteille la Toucher la dinde à la voisine très bien Miko, tu joues avec nous un jour ou pas J'en ai trouvé un et <rire> eh bien, voici, euh, je vais le mettre Non pas celui-là, je vais pas mettre que pour toi, tu vas pas le trouver Oh si Non, vous jouez tous Je cherche la dinde Non, non. Oh non J'ai pas de la dinde, non Non, ce on, on se lève Donnez-moi un peu de dinde Oui c'est ça, donnez-moi un peu de dinde Bien sûr c'est ça Donnez-moi un peu de dinde J'ai plus dinde Attention Dane de Babaco La dane de Babaco D'ailleurs il le dit Dane de Babaco Je dans la peau On continue Au coeur de la dinde Non Au coeur de la dinde non. Euh, non Les rues de la dinde Oui Amir les rues de ma où le bonheur Il est où Il ah, est où la dinde <rire> Donnez-moi de la dinde Jennifer enfin, eh, Excuse-moi euh... Allez à fond M'énerve Toi entends ça, tu entends ça tu reconnais Jennifer Ah oui bah, oui, bah oui, même, oui. on la reçoit en plus. -moi bah, alors moi je ah. suis des gens je connais pas la moitié de leur chanson. Mais... Ah, ah, ça a aucun rapport. Euh. Tu ça tu reconnais Jennifer ah, Bien sûr que oui. Elle est fan. Ça c'est fort J'ai l'entemps parcouru ce euh, Je son dinde. Non. Non. Je dinde. Faut que ça ait un sens aussi J'ai parcouru la dame. Oui son corps effleuré. Son juste une dernière dinde. Une dernière dinde elle est le dernier attention il va aller très très vite. Et ça, c'est pour tous les gens Qui hésitent à savoir s'ils vont manger Un animal ou s'ils vont faire Vegan le soir de Noël Quand vous avez trouvé le titre de cette chanson, vous allez faire vegan Les yeux de la dinde Les yeux de la dinde <rire> Mais mon dieu, laissez-les-moi Les bons yeux de la dinde C'est la bonne réponse, bravo Mastou Très fort, dans un instant, la petite annonce du Père Noël Les gilets jaunets arriveront hey, hey. juste après tout de suite, on arrive les matins c'est malu dans le 69 sur énergie tant qu'en ayant les calonne de Noël j'ai les astuces d'après une étude pour bien réagir si on vous offre un cadeau tout pourri sourire quoi qu'il arrive ouais ah. oui si on ouais. ça se voit mm -hmm. ensuite il faut garder un contact avec les yeux de celui qui offre pour paraître sincère dans le merci c'est ah ouais. dur et enfin si on ne sait pas quoi dire il faut faire la technique du merci câlin.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 Avec le pack open orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait orange 50 gigas, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait orange 50 gigas à 9,99 euros, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50 gigas de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Avec orange, profitez du forfait mobile 50 gigas pour clients pack open à 9,99 euros par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019, 15 euros par mois remboursés pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Mardi, il est arrivé un truc fou à Jeanne et Alice. Elles ont vu un ptérodactyl se poser sur leur balcon. Ouais. Mais le plus fou, c'est qu'elles mangeaient des pizzas larges Domino's à 7,99€ Les mardis fous Toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€ Pris conseillé à emporter hors signature conditions et magasin participant sur Domino's.fr Salut c'est Toi qui n'a conduit qu'à Toi qui a dansé toute la nuit avec un serre licorne debout sur le bar Toi qui a chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture Mais toi qui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 Karma, Dino Roy, Gigi D'Agostino Vic la compile Énergie et 2019, Fondroni dans les bacs à toi je ne sais pas faire quand t'es pas là Je ne sais pas faire j'ai beau sourire quand on parle de toi tu ne sais pas faire quand t'es pas là Je n'ai plus rien à perdre, Rien n gagner Je n'ai plus de peine plus rien à pleurer c'est déjà trop tout me semble faux quand tu eses pas là ça ne compte pas quand tu es pas là toi là où les mots commencent les sam si tu l'entends plus rien de nous deux Je reste le digne même si ça fait mal quand t pas là Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui est fait je ne plus le codon Quan t eses pas là Je n'ai plus rien à peine Rien n'a ga Je n'ai plus de peine plus rien à pleurer Bien c'est déjà trop tout, tout me, me semble faux quand t pas là. Quand pas quand t'es pas là toi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 Bon, bon. Qu'est-ce qu'il y a C'est froid Tu as froid mon pépère oh, Réchauffe-toi auprès de ce joli sapin de Noël que nous avons derrière <rire> Joli sapin Il va me réchauffer Et le cœur la sécurité sociale de Montluçon qui aimerait le récupérer <rire> Alors, On a fait un sondage quand même, je tiens à le dire, sur mon Instagram Suivez-moi sur Insta, cohé -e officiel Allez bim, suivez-moi, ça me ferait très plaisir Moi c'est cohé -e officiel, micro c'est quoi toi euh, Miko officiel Voilà, Stouff Stéphanie, DND Voilà, bon, ok <rire> Je sais pas non plus oh, Faites un plaisir ouais. bah, Bichette euh, Bichette officielle oh, Ok génial Donc suivez-nous tous Bordasse Bordasse officiel j'ai pas demandé J'ai dit suivez-nous <rire> J'ai dit suivez-nous tous Bordasse Est-ce que bien je peux que avoir Le résultat du sondage C'est vrai qu'il se, se casse Dans tout Vous les... êtes sérieux Allez, le, le sondage, Donc on a est-ce que le sapin vous le trouvez beau ou pas Écoutez bien, j'ai peut-être été mauvaise langue en disant qu'il était très moche. Ah bon Parce que ouais, je crois que vous avez fait changer le classement, ça donne quoi Bah ça donne 80% de non, c'est dégueulasse. Officiellement, <rire> il est pas euh, moche, il a il bien est, changé, il, il, est est dé, il est dégueulasse. on vient de mettre une nouvelle petite vidéo sur mon Instagram qui s'appelle Les Punchline. Alors en gros, vous allez fameuse on... Non, c'est pas tout ce que je vais demander. <rire> ah Ayop ah, oublié de il a oublié. il a oublié. de noter. Tu l'as oublié Bon ouais non. Non. parlons plus, ça m'énerve déjà. Donc <rire> mais on a remis notamment ma ressemblance avec Grou, ah, deux trois vannes, allez voir, ça se regarde tout seul et quand vous avez maté la vidéo, vous slidez vers la droite et vous avez la suite. Tiens. C'est pas mal, j'ai ouais. pas mal j'ai 653000 à me suivre sur mon Instagram, ça me fait très plaisir. On est à combien sur Facebook 2 2915000. Non. 2917000. <rire> oui. <rire> Tu c'est dans le boulot 2000 pré. Ça va 2000 pré. 2000 c'est Ah bah, 2000 à une manif des Champs-Élysées ah, Ça change toujours, c'est pas les mêmes <rire> sur BFM hein. Ouais, bah, il a dit d'ailleurs le mec, il a dit oh, 2000 pré, il faut changer. Ça, ça, ça Et sur Instagram 653000. Non Je viens de le dire Ah tiens viens de dire ok Pardon Non mais Et il t'écoute pas Il s'écoute lui Il peut pas écouter de personnes Vous pouvez pas le prendre Dans votre non, émission je suis dans la lune là. Ah, La friendzone ah ouais, ouais, La, la friendzone friend vous, vous le vous mettez, Mais lui vous créez une nouvelle émission No friendzone No zone C'est comme zone. le sapin C'est dégueulasse Ah merci C'est gentil Ça fait toujours plaisir pour Noël Hop On est ravillés C'est sympa C'est pas la première fois Que tu as les boules Allez Allez Je, note, je note. Mais tu lui donnes les heures, les jours, il les oublie et les Je sais pas, je sais pas tu, tu les notes dans quoi Sur un groupe qui s'appelle Team Alzheimer, c'est le groupe Alzheimer, ah Alzheimer. J'y note et puis c'est plus Bon, je en je tout cas euh, On va sur faire la, la petite annonce du Père Noël Dans un instant, on se fera Je voudrais a... faire plein de trucs avant d'avoir On reviendra sur les plus beaux SMS On l'a fait tout à l'heure, voilà les SMS d'Aix, c'est à mourir de rire, c'est très très bien. On s'occupera de ça dans un instant et puis nous recevrons en plus dans quelques minutes Cop Johnson, on, on le passe depuis quelques jours comme ça pour déconner et visiblement donc cet artiste se lance de son côté. Le clip a fait 11 millions de vues beaucoup, et, et ouais, alors il va, évidemment il va pas faire toute sa vie sur les gilets jaunes ah. mais euh, mais il y a un artiste derrière et le but du jeu c'est voilà si on peut lui filer un petit coup de main et faire en sorte que sur Énergie ça soit encore plus diffusé, on est très content. Il dit faut danser petit faut, faut danser, danser le petit, le petit ouais. ah c'est pas faut faire danser le petit moi j'entendais ça vous faire danser le petit <rire> ce n'est ah. pas facile hein ah. ben, ce qui est pas très très facile faire danser le petit écoutez-moi bien il y a la playlist suprême aussi qui va tomber si vous écoutez énergie vous pouvez gagner 50000 euros. Je le dis parce que euh, elle a été lancée il y a quelques jours Que bon ça fait quelques années que je fais ce métier ouais. et que donc Ah bah il sent que ça bah, va tomber dans pas longtemps réfléchissez <rire> Noël c'est début de semaine prochaine mm -hmm. je suis pas scientifique mais ça va pas tomber un week-end oui. oui donc je me dis que c'est entre aujourd'hui et vendredi 3 oh, tardgénie oh là là voilà c'est <rire> ah, est pas contre je sens que ça oh va là tomber là. là en gros écoutez NRG, dès que vous entendez Angèle tout oublié enchaîné marshmallow enchaîna Big Floolu enchaîné Mar and smack avec trois cafés gourmands à nos souvenirs les cinq seulement enchaînés dans cet ordre là 39 37 vous nous passez un coup de fil la personne qui sera sélectionnée, la première à appeler je crois que c'est comme ça c'est la première à appeler hein. oui ouais. truc de psychopathe il y a un huissier et tout euh, dès que dès qu'elle est prise c'est 50000 euros pour elle c'est pas 50000 € à se partager c'est 50000 euros cash c'est bon non c'est bon bon deux trois infos avant qu'on fasse le, le, le spécial Père Noël avec quelqu'un qui cherche un beau Père Noël pour la nuit du 24 c'est il y a des infos dans la presse une petite fille de deux ans qui s'appelle Mia qui habite à Causéverrand dans l'Hérault à ouvert son calendrier de l'avant comme les enfants Est-ce qu'elle danse Mia C'est que... oh, pas vrai. Mais ouais. tu es sérieux Ça es... Danse, Tu l'as fait Bah ça, tu l'as pas faite. Moi, j'ai bien dansé le petit, tu vois, dans 2 minutes. Elle danse le petit. Tu vas voir. <rire> voilà. <rire> Marrant, et donc et donc elle ouvre sa, sa carte du 14 Elle ouvre sa petite case ouais. Et là elle se rend compte qu'il y a une odeur épouvantable Et il y a une souris morte à l'intérieur oh, oh. Quelle horreur Une souris et morte. morte Et donc donc la petite souris aurait été piégée à l'usine Pendant l'emballage du calendrier La maman contacte le service client de Milka ouais. Alors vous êtes Milka On vous appelle pour vous dire Ma fille est tombée dessus c'est une horreur Qu'est-ce que vous faites Vous êtes commercial, vous êtes vous êtes une énorme société chose, de chocolat, peut-être les plus grands chocolatiers avec Lindt. Qu'est-ce que tu tu as du chocolat bah, ouais, quelque sûr. chose un nouveau calendrier. calendrier, un nouveau calendrier de l'avent. un peu plus. Un ça. peu plus, ouais, un dédommagement. Ah, ah, un ouais. dédommagement, on ne donne pas d'argent généralement. Non, hein, non hein, tu euh... donnes du chocolat, non, ouais. Ouais. Ah, non, chocolat son okay. poids, son poids en chocolat. Oui, en plus, c'est une petite de 7 ans, voilà, Alors à force d'en bouffer, elle fait peut-être 80 kg mais et surtout peut-être qu'elle ouvre les calendrier de l'avent tous les jours la petite a fait plus Oui bah oui du chocolat Pareil écoutez bien Je suis halluciné de la réponse de mika Milka La maman une fois qu'elle a contacté Ils lui ont répondu qu'il fallait envoyer des photos comme preuve Et aussi de garder le calendrier comme preuve Avec la souris morte oh, C'est ah. à dire que Non seulement tu ouvres il y a une souris morte Les mecs s'excusent à peine ils disent, hey, Gardez le comme preuve Envoyez nous la photo Et on va voir ce qu'on peut faire pour vous Je je je bois puis on verra. <rire> <rire> moi je suis sûr que ah, c'est Moi, moi, moi je suis sûr que c'est Mikai genre il voir là-dedans c'est le père je suis sûr. Le c'est le père, père c'est le père de la petite. Pourquoi Ralcu te donner de l'argent pour les dents de sa fille. Hop, <rire> il a buté la petite souris. Bam, il l'a mise dans la dans la case 14, voilà, la <rire> Allez, voilà, comme ça il y aura <rire> plus d'argent. Pas juste de Et une info sur Lenny Kravitz. Lenny Kravitz beau vous êtes Lenny Kravitz les femmes elles adorent Lenny Kravitz c'était un peu animal et tout. Moi je trouve qu'il a un côté un peu crado Lenny Kravitz. Et pourtant je donne bien on est amis presque. Euh, il a dit je vais être honnête en tournée, je me écoutez bien. Ben je me change parce qu'on ne peut pas porter la même tenue tous les 2 jours de suite. Voilà les très bien. Mais sinon je m'en fous. Je ne me change pas et je ne veux pas me changer. J'ai porté le même jean et le même t-shirt pendant un mois. Et quand je n'en peux plus moi-même que je ne supporte plus moi-même mon odeur je prends mon gel douche je les lave je les étends sur un rocher je les ai remis et c'était reparti pour 30 jours c'est pas vrai c'est pas vrai on non. vient de trouver plus crado que Johnny Depp et Vanessa Paradis <rire> euh... réunis Léni oh là là la là Léni Kravitz ben ça devait être sympa avec euh, Vanessa puisque les deux ils ont... hey, vous pouvez visiter la maison salle de bain nickel jamais utilisée voilà, <rire> toute, neuve. voilà toute neuve toute neuve mais il y a encore le film en plastique ah on s'en sert pas ah, on s'en sert pas Léni une fois très, de temps en temps, temps mais voilà mais, non jamais jamais une fois par On s'en sert jamais. Allez, j'appelle pour l'annonce du Père Noël. On est d'accord Je suis oui. le mec entre en qui vous pouvez avoir le moins confiance. D'accord. Ok. Un peu klepto, un peu macho. C'est pour, pour quelle nuit 24 sur Birchville. C'est pour quelle nuit Oui, je sais. Allô, Allô Oui Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. J'appelle pour l'annonce que vous avez passée, vous savez, euh, pour le Père Noël. Ah oui, inquiétez ah pas. Tiens, va voir, papa. Oui, il faut pas que le petit soit à côté, évidemment. Oui. oui. Ah ben ouais, je... c'est le petit qui était à côté, comment il s'appelle oui. Il s'appelle Mathieu. Mathieu, très bien. Il a quel âge ce petit Mathieu, il a deux ans et demi. Deux ans et demi, oh, très bien. Bon, moi j'adore les enfants, hein. vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup. Oui. J'ai un super déguisement, donc je viens avec mon déguisement. D'accord. Voilà, je peux distribuer les cadeaux. Oui. C'est ce que vous recherchez Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, je... et, et surtout je suis disponible du 24 au 25 décembre. Ah oui, non, mais il y en a une heure, ça suffit. Oui, non mais je doute bien que c'est pas deux jours, mais je veux dire j'étais dispo à cette période, c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. Voilà. Oui, voilà. Parfait. Euh, niveau expérience, je fais le Père Noël depuis euh, quasiment euh, 20 ans. Donc, euh, j'ai la voix, j'ai tout. Hein, je... Parfait. Quand j'arrive, je fais oh, « Oh, oh, oh, je suis le Père Noël !» Vous voyez, les enfants adorent. C'est parfait. Les parents y croient des fois. <rire> voilà. Voilà, ouais, donc... il faut pas abuser non plus. Alors voilà, donc 20 ans que je fais ça. J'ai bon j'ai un creux de 10 ans entre 2005 et 2015, que je l'ai moins fait. Euh, oui, pourquoi 10 ans de prison pour euh, multiples cambriolages récidivistes. Mais aujourd'hui, voilà ça va mieux, j'ai arrêté tout... Euh... cambriolage récidivistes Récidivistes, pas récidivistes. Récidiviste. Oui, récidivistes. Oui. Parce que récidivistes, ça veut pas... Oui. Mais bon, je... ça c'était avant, c'est le passé, il faut savoir pardonner, c'est le soir de Noël. Tout à fait, c'était où les cambriolages Euh, région Alsace, Lorraine, enfin j'étais très ciblé euh... Ah chez nous, d'accord Oui, oui je quitte mmh. pas le... Ouais, bah, je vais mieux maintenant, des choses sont réglées Donc euh, je suis revenu habiter euh, Voilà <rire> Donc, euh, mais c'est réglé hein. Ah, Je préfère être honnête Oui bah c'est très bien C'est lointain tout euh... ça, c'est le passé Oui mais alors là je suis pas sûr que mon mari Va bien vouloir Non mais attendez, pas non plus Pourquoi je, je sais pas Non, alors vous avez rien à craindre parce que pour l'organisation ce qu'on peut faire parce qu'il faut pas que le petit me voit me préparer le petit monsieur. Non mais ça mais je donc précis juste que mon mari est gendarme. Ça Et bah alors de moi j' Alors je n'ai aucun problème, c'était avant tout ça. D'accord. Oui. Mais... Non mais je veux moi, dire non, vous, vous avez pas demandé. Je non mais attendez, faire. je relis l'annonce. Je suis à la recherche d'un Père Noël, c'est vous ça qui pourra se rendre à mon domicile 24, c'est ça C'est ça. Euh, c'est ça. Je suis prête à donner 60 euros si vous disposez du costume. J'ai le costume. C'est 30 euros s'il y a le costume. Voilà, euh, il n'est mentionné nulle part, absence de casier judiciaire. Non, mais alors, euh, vous bon. voulez vous préparer où et quand, combien de temps Alors voilà, donc ce que je proposais, c'est de pas me préparer dans la maison pour pas que le petit Mathieu me voit. Oui, mais il y en a plusieurs, hein, ils sont six quand même. Bon, voilà, donc euh, moi je proposais, je me prépare dans une rue voisine, vous me laissez les cadeaux. Bien sûr. Vous rentrez euh, chez vous et je vous rejoins, 10 minutes plus tard, je sonne à la porte, j'offre les cadeaux. Et puis les cadeaux pour adultes aussi, si vous voulez, je peux vous les laisser. Comme ça, au moins, on fait tout le monde. Ah, en toute confiance, madame, bien sûr. Oui, oui, bah, je, je, sûr, je, je gère la totalité de la prestation. Petit et grand. Je, je, je me doute bien, je me doute bien. Bon, et si euh, je suis si pas là au bout de 10 minutes, euh, oui. euh, ne paniquez pas tout de suite, je ne tarderai pas. Vous voyez euh, Non, peu... bah, bien sûr, je peux même attendre une ou deux heures, il n'y euh, a pas de souci. Euh, ce qui est extrêmement charmant euh, de votre part, madame. Mais minutes suffirent. Il y a quoi comme cadeau cette année euh, qu'est-ce qui vous intéresserait ah, personnellement rien parce que tout ça c'est lointain madame, c'est avant. Elle, avant, mais juste pour savoir si c'est lourd. Vous voyez, c'est uniquement ça que je sais. Ah savoir. oui, bien sûr. Bah, alors, du coup, il y a des Playmobil. Alors euh... les enfants, je m'en fous, c'est pour adultes. Qu'est-ce qu'il y a comme euh, comme cadeau adulte, il a de, de, de la valeur. Alors il euh, y a un Sextail oh, vous rigolez là madame. Ah non non, je suis sincère, c'est le mien. C'est mon cadeau. Donc ça se revend pas très cher. Okay. Ah bon. Écoutez, euh, d'accord. Voilà. Euh, voilà. y a-t-il de, de électronique parce que je veux il y a mon mari, à moins que vous vouliez parler à mon mari. Euh, Mais oui, je, écoutez, je, je, ne, je je n'ai suis... aucun souci. Je peux lui dire. Non, non bah, je, je vais vous laisser. Alors, si vous trouvez quelqu'un Pour aller chez eux, je vous souhaite... Alors madame, euh, euh, dernier détail, est-ce que vous pourriez mettre les factures avec les cadeaux Ce qui est plus pratique euh... Ah bah oui, il faut le cas faire, les factures, l'originalité, c'est ça. Bien vous sûr, la, la, la, la traçabilité, comme on dit chez le les bleus. Voilà, au revoir Ah bah au revoir madame, alors vous prenez pas alors, Vous prenez pas elle a raccroché, raccroché. visiblement non, non la hey, ce manque de confiance de Je nos joueurs franchement les gens ne donnent plus confiance aux gens c'est n'importe quoi toi, ah restez avec Noël. nous dans un instant les plus beaux SMS de rupture ah. les plus beaux SMS d'après rupture et tout à l'heure euh, gilet jaunet hey, hey, hey. j'aime bien cette émission merci d'être avec nous de plus en plus nombreux à nous écouter tous les jours voici it Prince Karma tout à l'heure il y aura Maître Guim c'est d'adjou et oh.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 Cheers. is Non, Vendredi il y aura Jennifer qui sera là. Alors, qui a déjà eu C'est une question que je pose et qui va intéresser tout le monde. Qui a déjà eu dans sa vie un ex ou une ex qui a tendance des fois à revenir à la charge avec des SMS non. Non non non, non. non, non, non, non, non, mais pas C'est moi Alex qui C'est toi le relou. C'est moi le ah, oui. <rire> non. Jamais toi non. Non. Jamais non. Jamais un ex des revenus Mais non, il est mort, non. il est décédé. Oui, elle, a elle, a mangé. Elle, a mangé, elle a mangé ses doigts le gars. <rire> il il a l'air bordasse, ah, moi jamais de fille. C'est réglé. Pareil, pareil, Dans le public, il y a déjà eu des tours comme ça. Et oui, ça touche un peu tout le monde ça. et bien voici le top 10 des SMS d'ex. Vous êtes prêts oui. oui. On y va. Je vous fais le début, il y aura la réponse. Hein. Ok. Je t'attends un jour ou Milan. Enlève la musique. Je t'attends... Un jour ou Milan L'autre répond, pas en bas de chez moi, s'il te plaît, merci. <rire> hey, tant qu'à faire Milan Deuxième SMS, mais... MDR, je viens de croiser à nouveau ton mec à Notre-Dame de Lorette, tu es sérieuse, tu m'as jeté pour un vieux mec chauve et tout maigre J'espère pour toi qu'il a un gros compte en banque. L'autre répond Tout est gros chez lui, ça me change. Merci bonsoir. Allez, et jamais suivant Salut, j'ai grave envie de toi, t'aurais pas envie d'une sucrerie Tu vois de quel bonbon je parle Et l'autre elle renvoie une photo d'un Stop-tout, tu sais les bonbons. Stop-tout. Les trucs pour les haleines. C'est drôle. On continue. Yeah. Le mec dit « Croquez, smilez ». Ah, les mecs qui font ça, petite attention. Et la fille dit « Tu veux que j'envoie une capture d'écran de ce message à ta copine euh, ?»« Non, merci, ça va, c'est juste un compliment jeté en l'air. Désolé du dérangement, blaireau. <rire> »« Avoue que tu penses un peu à moi quand tu regardes. L'amour est dans le pré. » Et l'autre répond « Pour une fois, tu as raison. Entre les cassos, les gros chiens, les analphabètes, les ivrognes et les beaufs, je dois reconnaître que je pense souvent à toi en regardant l'émission. <rire> » Suivant mon préféré « Un feu d'artifice, une très belle photo. » Et l'autre écrit « Une métaphore de notre relation. » Réponse « Je suis quand même très contente de plus sortir avec quelqu'un qui prend en photo des feux d'artifice. <rire> » oh Mais question « Hello Salomé, qu'est-ce que tu racontes de beau Je t'invite à boire un apéro chez moi ce soir. » Réponds pas. « Je peux t'appeler ?» pour l'interrogation. Et l'autre met euh, « Non, tu peux pas Désolé, j'ai perdu mon téléphone. » L'autre met « Ah, ok. » Et 5 oh. minutes plus tard, « Attends, tu te fous de ma gueule ?» Il et a 5 elle... minutes pour capter et elle envoie une coupe de champion du monde. Ah. J'adore. J'en fais un autre. « Oh, je suis tombé sur toi par hasard en fouillant dans mes conversations. »« Bref, ça va depuis tout le temps. » Et l'autre, elle dit « Ouais, ça fait un an et demi qu'on ne sait pas parlé Le mec, il fait « Ouais, je sais. » Elle répond « C'était bien pendant ce temps-là. <rire> » Je regrette le bon vieux temps j'en vois encore un c'est pour ça que je te propose de se revoir l'autre fait alors arrête d'insister non je t'ai dit ça engage à rien de se revoir j'ai pas envie c'est clair là et le mec il fait tu veux de l'argent ah, Tu veux de l'argent n'importe quoi c'est horrible le mec prêt à tout j'en fais un dernier Hello j'ai entendu notre chanson hier dans le Uber J'ai pensé à toi. Réponse, hello, moi j'ai entendu les éboueurs ce matin, ça m'a fait penser à toi aussi <rire> ah, C'est dur, ah, c'est dur J'adore, ils sont trop bons, non c'est pas dur ah, C'est bien, dans un instant vous êtes prêts à chanter les gilets jaunes ouais. oui. Comme Johnson sera notre invité, on lui file un petit coup de main depuis le temps qu'on le passe, c'était au moins le minimum de le recevoir avec toi tout de suite La playlist suprême est de retour sur énergie pour Noël 50 000 euros à gagner sur Énergie, énergie, énergie. la playlist Suprême Énergie. C'est Angèle, Marshmello, oh, tu dis, tu tu plus Big Flo et Oli, Mamek et Smack, 3 Cafés Gourmands, pas, Faisons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 Et ne répétez le pas. Bon. Le Perneau il existe bien jusqu'au 31 décembre bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 € pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur Opel Preufer. Chez Mariano, notre mission c'est vos cadeaux. Comme on aime vous gâter, en ce moment profitez de moins -25 des 79 € d'achat et avec le click and collect express 1 heure, sur mariano.com et retirez vos cadeaux 1 heure après dans le magasin de votre choix. Joyeux Noël avec Mariano. Offre conditions en magasin sur mariano.com. Mariano, la beauté qui me ressemble. Mercredi à 20h50 sur RMC Découverte. Ils sont de retour et la pédale les démange furieusement. Philippe et Bruce partent au Pérou pour un roadtrip complètement déjanté. Leur mission, retrouver Thône, perdu dans la vallée Inca. Top Gear France, roadtrip au Pérou, c'est mercredi, dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24.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 Téléchargez l'appli Énergie gratuite Sans abonnement Avec tous vos hits préférés Énergie, hit music only Alors, une colonne de douche thermostatique pour mamie Une pergola pour François Un porte-chaussure pour mon cousin Un euh, des tiger pour les enfants Et une penderie sur mesure pour moi Jusqu'au 31 décembre, c'est le Noël des prix bien faits chez La Père Et on vous offre 20% de remise sur votre article préféré La Père, le savoir bien faire cuisine celle de Bar menuiserie. Offre va la cuisine conditions sur laper.fr. Franchement la prime de Noël chez Opel, j'y pas cru. Une reprise de 4000 € minimum pour l'achat d'une Opel. Oh, j'ai pas 4 ans quoi. J'ai passé l'âge, je crois au Père Noël hein. Et ben en fait, tu paraît que c'était vrai. Et moi je suis seul à y avoir pas cru, nul quoi. Euh, elle sera trafiquée ma voix. Je préfère, merci.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 Ça y est, chaque hiver, c'est la même chanson, le rhume, la fièvre et les frissons, le nez qui Qu'est-ce que c'est nul pour aller mieux, y Humex Lip, paracétamol, chlorphénamine gélules. Prenez-en dessus sur les symptômes de votre rhume, prenez Humex Lip, paracétamol, chlorphénamine gélule. Prenez Humex Lip, paracétamol, chlorphénamine gélules. paracétamol, chlorphénamine gélules. Médicament pas avant 15 ans, indiqué contre les symptômes des rhumes. Contient du paracétamol. Attention risque pour le foie en cas de surdosage, lisez attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.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 Je suis battu contre vent et marée, je fait pour toi, tu ne vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait, je fait pour toi, mais tu ne vois pas. Et si on en est lassé de ma faute. Oui. je n'aimerais personne délaver. Je suis une bêtise mmh. qu'il faut pardonner. Nah. Et si on en est lassé de ma faute mais je n'aimerai personne d'autre et puis si j'insiste qu'il faut pas oublier yeah. évidemment on va laisser parler le temps on a assez osé le don rien ne s'appli jamais comme avant Si justement, c'est pour notre bien justement. Ne me juge pas sur le moment ou sur ce que me confèrent mes démons. Est-ce que tu te vois expliquer tout ça à nos parents L'espoir est petit parce ça s'arrange. Tu as oublié tous ce dont je ai Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. fallait. Je suis bagarré contre vents et marées, je l'ai fait pour toi, tu ne vois pas. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il C'est toi qui contres tout ce qui parlait je vais faire pour toi mais tu ne le vois pas C'est mon si on en est lassé de ma faute mais Je n'aimerai personne d'autre Et puis si j'assis ce qu'il faut pas oublier on Arrête pas la guerre à cause d'une bataille On arrête pas à cause d'une entaille Je sais que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas Pour dire que je ne t'aime pas donc qu'est-ce qui ne va pas Tu me tournes le dos Tu es endormi, on te le pardonner. Mais mm, oh. je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Ne suis je ne sais et je l'ai fait pour toi, tu le vois pas. Ah. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. tout ce qu'il fallait, je ai ai fait, fait pour toi, mais tu ne le vois pas. pas. Moche, pas de doute C'est Koei et son équipe sur Énergie 17h, 20h ah C'est Koei sur Énergie Les amis Cette chanson, on la passe depuis et des jours et des jours Et j'avais très envie de recevoir ce jeune homme Il s'appelle Cobb Johnson Faites beaucoup de bruit pour lui oh Voilà 10 millions de vues un peu plus maintenant un peu plus ouais. mais c'est génial c'est top ça bienvenue comment elle est née cette histoire ben, elle est née dans mon camion de livraison dans mon camion de livraison tu je... livrais quoi je livrais je suis même plus que je suis toujours là je pense que des palettes <rire> donc dans, dans quel coin de france euh, vers castres d'accord ok à castres et euh, j'étais bloqué par des gilets jaunes et y avait un gilet jaune devant moi il se présentait et comme moi j'écoute des instru Ben, ça m'est venu d'un coup gilet jaune pour <rire> moi le gilet jaune en fait que je l'ai vu et eh ben il fallait que je dise ça en fait <rire> c'est un les trucs les plus cons est-ce que tu te vient ah tout de suite ouais. rien, <rire> ça c'est le meilleur donc tu as écrit la chanson les, les paroles et tout en combien de temps 30 secondes <rire> la... en même temps je livré j'ai écrit comme ça <rire> Ah, il y des mecs qui ont dû halluciner mais c'est énorme. Énorme, énorme on va, va, va l'écouter dans un instant on est en Facebook live ouais, si ouais, vous nous Facebook écoutez il faut absolument que vous voyez euh, ce jeune homme parce que quel âge tu as 25 ans 25 ans d'accord et alors t'en es où de la livraison là as fait... ça y est la livraison ah c'est fini ouais ça y ah oui d'accord ah, ça est va... livré depuis <rire> c'était rapide ah oui donc non mais, as des... non, mais je veux dire, le boule, tu es plus, as démissionné non, ça, y est. ça y est la livraison faut laisser ça au livreur moi je suis pas livreur Je <rire> chante mais tu chantais que çave mais c'est important c'est dire quoi tu te sentais plus artiste depuis le début tu as fait ça en attendant J'ai toujours voulu être un, un artiste là j'ai l'opportunité de le devenir donc euh, la livraison faut laisser ça. Ah mais il a raison, quand le train il passe une fois devant toi, faut pas le laisser passer. Faut le choper cette opportunité comme ça. Surtout que crois-moi, il y a des tas de chanteurs qui aimeraient bien faire 11 millions de vues et qui ne les ont jamais fait sur une chanson. Donc donc comment comment accueillir les gilets jaunes Alors ceux qui manifestent, peut-être qu'ils nous écoutent, qui sont en renpoint. Est-ce que tu sur les messages Facebook, tu as as lu quoi comme message sur mes réseaux, que des bons retours. Après j'ai vu des vidéos quand j'ai fait des interviews ailleurs. Là, des insultes. Ah ah oui ah bon alors, ah alors, ouais. Ça parle de sang noir esclaves, ah Je suis de fou là. Ah ouais. Ouais, de Ah merde, ils parlent de de, de, de, de, de un peu mais ah, Pourquoi, pourquoi quoi Tout se mélange quoi. Se mélange alors, alors ça, alors bienvenue dans ce métier. Ouais. Tu vas te rendre compte que globalement les gens sont tous bienveillants. Mais sur les réseaux, il y a des gens qui ne partent un peu en vrille, ah, voilà. Vrai, oui. En tout cas, il n'y a jamais eu autant de monde sur Facebook Live. Voilà, donc tu vois, ah ils, bon a... bon oui, ah ils ouais. ont envie de le voir. Genre, disent, depuis tout à l'heure, on discute oh, on un peu. on fait chier à aller chercher Bébé Reksa, ouais, voilà. Ça ouais. prend plaisir. <rire> <rire> <rire> <rire> on lui dira. Ah il ouais, <rire> est gentil, au niveau gentillesse, c'est autre chose qu'il y en a qu'à moi. Et Il <rire> bah oh y a une semaine c'est bon je, savais, ah, je suis ça... lui il est souriant ça change Il a dit bonjour surtout Il nous a salué Il a dit bonjour et il va certainement dire au revoir Et il a dit bonjour à tout le monde et Il a dit bonjour à tout le monde ça, c et vrai. moi je suis très content on en va en discuter en antenne et je suis très content de ce qui lui arrive Bah ouais grave Merci, merci. Je trouve que dans la vie voilà, il y a des opportunités à pas rater et il y a plein de gens qui nous écoutent qu'ont peut-être des rêves et euh, qui voilà, qui font des métiers en attendant, qui mmh. sont serveurs, ouais. serveuses, euh, qui font et des petits boulots, qui sont qui sont qui sont chauffeurs ou autres qui attendent et quand il y a un truc qui arrive et ben, je suis très content pour toi et j'espère alors la suite c'est quoi parce que je peux pas pouvoir faire un, tout un album sur les gilets jaunes bon. hein, euh, <rire> Le, le deux. deuxième titre, il peut oh. pas s'appeler oh. Ron point oh. bloqué oh. euh oh. oh. suivant chez au péage. Il euh, il va je trouve la barrière enfin tu peux falloir euh CRS <rire> les variantes Non pour la suite euh, pour la suite j'ai plusieurs sons déjà de fait donc je vais choisir lequel mais ça va toujours rester euh, dans l'ambiance et tout ça Ah oui évidemment il oui, ouais, faut que ça soit festif ouais. Bien sûr Est-ce que est-ce que euh, la première version qu'on écoutait nous il y avait Macron d'émission elle est toujours dedans ou elle est euh, dans la première version Ouais il y avait pas ça il y avait pas Macron d'émission Si il y avait ça il y avait au début l'enlever Ouais oh ouais, je l'enlève, je ouais, vais pour bah, tu veux pas de risque maintenant. <rire> non sûr, sûr parce que tout à l'heure dans tes répètes, je l'ai entendu hein. Non, que, non mais je veux Non je veux comprends. comprends parce que chanter ça dans le camion, c'est moins risqué qu'à ah la ouais, radio. C'est ah, sûr, c'est sûr. On chez toi Non mais c'est moi ouais, je trouve là, voilà, je trouve ça génial, on qu est-ce est qu'on peut t'aider Est-ce qu'il y a une chorégraphie qui va arriver Ah oui. Est-ce qu'il y a des paroles sur lesquelles le public peut t'aider à un moment donné, sur quoi on peut te filer un coup de main en ou faire les cœurs avec le public moi ma meilleure c'est quand je dis Toi tu es manifeste Pour 10 centimes des gars Si tout le le chante là Ça ah me ouais. très plaisir ok Exactement ça <rire> Toi tu es manifeste Pour 10 centimes Oui mais il faut le faire Dans le rythme en fait C'est oui, pas tellement les paroles me... C'est trop cher aussi il le, je, Ça te dérange pas Si je t'aide sur le C'est trop cher Ah ouais <rire> Vous trouvez ça cher Et l'autre c'est quoi Dans le deuxième couplet C'est trop dur c'est pas ça euh, C'est trop cher c'est fou et moi je pense le même C'est dans 30 secondes c'est pas bon. Moi je vais faire sur cette rocher et c'est pas bon. ça va être toi. Une c'est danser le petit ou c'est danser petit Faut non, faut danser petit. C'est qui petit Emmanuel Faut danser petit D'accord danse petit Ok Non c'est pas fait danser le petit Ça n'a rien à voir Faut danser petit D'accord Donc tout le monde On va se le faire tous ensemble D'accord Donc il y a des trucs à annoncer bientôt Tu vas tu vas commencer à les chanter un peu partout Il y a les joueurs du PSG Qui avaient chanté Ça avait fait un bon buzz Qui peut m'a donné une grosse force Merci vraiment Si moins de temps Si ils me voient Merci à toi Et bah nous Et puis nous tous les jours On est allé quand même Oui Non mais je suis très content Merci beaucoup. gentil comme toi et tout. Je, je souhaite en je souhaite tu sais quoi, je souhaite que dans allez, on va te laisser le temps de faire l'album dans un an, il y a un titre de toi qu'on passe dans l'émission. Putain, ce serait lourd. <rire> ouais. Et je te mais jure il y a déjà un titre de lui qui mais passe a, dans l'émission oui, déjà. Et là, et là non mais je veux dire hein, voilà, là ça c'est grave il a surfé dessus, là, il a montré ce qu'il sait faire mais un truc à lui, euh, je travaillerai un thème qui voudra euh tu sais quoi Je suis très content. Et j'espère que tu je, tu seras le premier de, tu viendras nous voir ici en premier en exclu quand le truc sera fait. Merci, il y a pas de souci, moi je viendrai. Tu si m'as invité, je viens. Est-ce que tout le monde a été sympa avec toi ici ouais, tout le monde, tout le monde est souriant. On a eu lui. Tu ah ouais, mignon. je suis mignon. Parce que j'ai une sale gueule. Non, on est tous mignons. Il <rire> oh, est mignon. tout le monde je dans lui, <rire> lui Il est mignon. Ah il le, est le, sympa, le, lui. le gros chauve la vaill. Voilà. Ouais, il est, est, est mignon. Bon. 25 ans, on y va sur le titre en live. T'es oui. prêt Il y a une choré ou pas alors Il y a pas de Corée Dans y a pas une chorégraphie, voulez. OK. Est-ce que t'es nickel sur les paroles Sur. rien. Dis-toi que si t'oublies, c'est Alors, déjà c'est arrivé au meilleur puisque je crois que Soprano n'a oui. jamais fait une chanson sans se tromper dans ce même studio. C'est vrai. C'est vrai. Soprano quand même Daniel Levin ne connaît pas les paroles de ses chansons. Voilà. voilà. Et si jamais il y a un Ça souci, on pourra dire pas. que les paroles étaient bloquées par des gilets jaunes au coin. C'est c'est l'excuse. C'est l'excuse. Ready? Go. allez vas-y mettoi mettons en place tout le public debout on va se faire ce titre et vous savez que vous vous regardez chez vous à la maison donc c'est ce que nous on passe depuis des semaines voilà c'est ah, euh, ce c'est dansant dès qu'on parlait gilet jaune on trouvait que c'était vachement bien de, de mettre ce titre là il s'appelle comme Johnson il est à 11 millions de vues sur youtube on termine avec gilet jo mission démission démission démission gilet démission. jaune moilet mmh. jaune Je bon. vais manifester donc je mets mon... Hey, hey. mon gilet jaune oh hey. gilet jaune Tu sens chim de gasoil en plus Pour 10 de gasoil en plus hein. y en a mar. Yonama. Yonama. Je vais manifester donc je mets mon gilet jaune. Moi j'ai gilet jaune. Faut penser petit